Vous allez bien, vous ouais allez bien. Alors, qui avons-nous aujourd'hui dans le public Alors, autour de la table, on a Stouff, ça va, bah, ma stouff, ça va Marlène très bien. Ça va, Marlène Beaucoup, ça va beaucoup bien. de ouais. gens m'ont dit tiens, depuis quelques jours, on entend beaucoup plus Marlène que d'habitude. Bah oui, un petit Elle peu. J'ai dit confiance. oui, mais ça va, ça va cesser. <rire> <rire> Je, non, on trop. non, non, non, les gens n'ont pas dit ça. J'ai vu des témoignages, des trucs gentils. Ah, des témoignages. pareil, j'ai vu passer <rire> des Stouf. elles passent très bien. Ça veut dire quoi Elle passe très bien. A pas de passe vanne, elle passe très bien. Il y a pas de elle Et souffle, Elle passe très bien. Il a une voix ouais. qui passe bien, oh, C'est gentil. C'est vrai que j'ai reçu un message comme ça aussi sur soir. Tu info. vois ouais. Ouais. C'est le même que j'ai lu d'ailleurs, il n'y en a peut-être qu'un Il y a, hein, ouais. mais, euh, y a Mika, il Loris qui sont là Ça va les gars, vous allez bien vous oui. Bon alors on a gardé le squelette de l'émission d'hiver soir Il nous plaît ah beaucoup oui. <rire> voilà, nous plaît be On a beaucoup joué hier ouais. avec ce squelette On lui a plein de noms voilà, <rire> Pas à l'antenne, s'il vous plaît de, Je ne veux pas avoir d'histoire avec des jeunes filles euh, des machins Qui vont encore mal le prendre Donc non, on ne donnera pas de nom à ce squelette Merci les deux stagiaires, comment ça va Oh. Ça va super, ça va super, ça ça va très va bien, bien. Ça va, très bien sport. en forme. Non, ne me touche pas, ne viens pas me toucher. Il s'approche, il s'approche. Le mec, à chaque fois, il s'approche et il, maintenant, il a des doubles, de doubles touchés. Ouais. Hier, il passe derrière moi, il me tape sur les deux épaules à l'intérieur. C'est vrai, c'est super. Je pensais Exactement. pas que ça t'avait marqué. Ah Non, ouais, ouais. il donne son approbation, c'est normal. Tu sais quoi ouais. On sort de l'émission. Avant-hier, j'étais super plein de forme. Le mec, il me met les deux mains sur les épaules comme ça. Il fait C'était super l'émission. Ah, elle était bien l'émission. Je suis fier de vous, les gars. Ah, je ne ah. pas que ça t'avait marqué. Ça me fait plaisir. Non, tu sais quoi je un quoi ah, bisou bah, Non, non, non, non. Ah, <rire> Prends pas la liberté. Putain, voilà. le, il, le, Tu lui donnes ça, il prend ah, ça. Alors, voilà. On a qui dans le public Allez, je ne vois que des têtes nouvelles que je n'ai jamais vues. Bonjour, oui. quel est ton prénom Bonjour, Violaine. Ça va, Violaine Oui, ça va. Bienvenue chez nous, tu es en forme C'est joli, Violaine. Tu viens d'où, Violaine Versailles. Tu peux me dire ce que c'est que les signes que tu fais, Pierre J'avais un, un poil de notre euh, mannequin blond, <rire> les... Violette, pendant qu'elle parle, elle voit un mec qui tire un cheveu et qui fait des Je trouve ça, ça normal. J'ai ouais, embrassé Viens d'où tu m'as dit Versailles. Bienvenue chez nous, Violette. Merci. C'est la première fois Oui. Va ah, très bien se passer On est les spécialistes de la première fois, tu sais, ici. Ouais. On dit souvent que les premières fois, ne sont pas géniales et que Allez, la deuxième fois, c'est bien Sauf avec nous. Avec nous, la première fois, elle est géniale. C'est ton copain en short Non, c'est mon non. Ah, ah. Ça va, ça va, cousin. Non Salut, ça va tous ouais, je m'appelle Yann. Salut Yann. Je viens de Bordeaux. Ah, bienvenue Yann voilà. de Bordeaux. J'adore cette ville, il faut que j'y aille. Là. Je vais y aller bientôt. Souvent je... à la plage, tu sais. d'ailleurs Et je vais y retourner là bientôt. On est en train de caler une date pour aller faire la fête avant l'été, là, juste avant l'été. Euh, Donc j'allais vanner les shorts, mais vu que j'ai vu que a sorti son short pour la 60e fois, merci. Euh, bien. Euh... Euh T'as acheté un short Bah J'en ai un, c'est déjà bien. bien Mais arrête, tu le mets tous les jours Bah C'est un budget conséquent ah oui, moi. Mais Sauf qu'ils annoncent du beau temps Encore pendant trois semaines mec. J'ai pas supporté ce short Mais pourquoi t'oses pas le short toi mais Parce que je viens pas faire Une émission de radio en bon, short Le week-end tu mets des shorts des fois Mais le week-end chez moi je, je fais ce que je veux Je suis même des fois tout nu C'est chez moi Bah viens tout nu Bah non, c'est chez moi A côté on a qui Morgane. Ça va Morgane Ça va. Première fois aussi Oui. Euh, ça va très bien se passer. Tu viens d'où Morgane De Bretagne. D'accord, bienvenue la Bretagne. À côté sa fille Oui. Ah, oh, c'est quoi le prénom Océane. Ça va Océane, évidemment en Bretagne, Montagne. bien sûr, évidemment. Oui. C'était ça Venteuse. <rire> <rire> venteuse, c'est sa petite sœur. À côté, c'est quoi le prénom Léa. Ça va Léa Oui. D'où tu viens toi C'est denis Bienvenue, bienvenue, bienvenue. À côté. bon panel. Sarah. Euh, ça va Bonjour, ah bah, ça, ça va, va Oui, vrai. Vrai. <rire> okay. Et ok. Sors donc à Toulouse. Bon, De où tu viens, toi euh, Non, c'est Némarne. <rire> ouais, ouais, ok. Bon, je maintiens la C'est A À côté, à côté. Noéline. Ça va, Noéline Oui, très bien. Bon, tiens, passe le micro à côté. Il y a une demoiselle qui s'est tapée une émission ce matin. Elle est allée voir Question pour un champion. Oui, mais d'accord. à 6h du mat. Je trouve <rire> que rien que pour ça. Euh... On devrait euh... l'applaudir déjà. Ah bah, oui, ouais, ouais. Ben, <rire> Euh, question pour un champion Et elle est encore en vie <rire> Elle n'a pas le profil Pour aller voir euh, non. Question non, pour pas un pas champion quand même. Tu sais qu'à mon avis Une jolie nana dans le public Ils ont dû dire Qu'est-ce qui est bon. perdu <rire> Qu'est-ce qui se passe Non mais à, à 6h du matin Je n'étais pas dans Question pour un champion Mais ouf. je me doute bien Mais là tu as été voir Quand même Question pour un champion Oui mais j'ai été payée ah Oh là là non, Elle, elle dénonce Pour être confondérant. Il, attends, ils payent les gens dans le public à qui pour champion Je paye pour applaudir, oui. Sinon, personne n'y va. Ah bah, on sinon, personne le vieux, euh, ils ont des oui, vieux. Oui, ils sont gormes euh, et euh, tout. Euh, <rire> 5 contre 1, je dis 6 boulots, bonne réponse. Personne n'applaudit. Les mec, qui donne du pognon. <rire> oui, je... oui. On précise que nous, on ne l'a pas payé, on l'a mis sur le côté, sur un. Ouais, elle une... a pas de vie, enceinte. Non, mais ça vibre, ça fait vibrer mes muscles. Non, mais ça fait d'accord, ça fait power plate. Ceci dit, tu as bien raison de le répéter. Nous, on ne paye personne. Non, Les gens payent des fois pour venir. Tu es bien au courant Ouais, je, je, non, je... non mais je veux dire Qu'il n'y a pas de déception ouais. Et du coup je vais partir <rire> Et donc elle est assise Sur le Le retour C'est ça c'est une question de base Il est, ça, est de base. Oui. consterné euh... Mathieu Guiné <rire> là, là je lui fais du power play là. Euh <rire> La voix trouble, du Ça coup. A... <rire> bon, on, tout à l'heure, on aura un invité. C'est le petit jeune qui a gagné The Voice. Oui, il s'appelle Lissandro, Lissandro Cucci. Il a dit Cucci. Cucci. Oui. Il a quel âge 17 ans. 17 ans. 17 ans. Et je voudrais, tant qu'on est dans les bonjours faire un petit bisou au petit jeune hier qui nous a beaucoup fait rire. À qui un ah, enzo. enzo Enzo qui d'abord nous a couvert de, de bonbons. Euh... Ah, oui. Il en reste. Non, ah, Parce que je te jure qu'il ne non. reste rien. Ce matin, dans non, le bureau, il restait trois célébrations. J'ai fait une photo de la pile. C'était une épicerie. Il reste les chocolats au moins. Il faut regarder maintenant Qui a grossi étant le coupable ah, Vous êtes sérieux Qui a beau fait ça J'ai mangé deux, deux chocobons Pareil, deux chocobons. Pareil. Il resté les M&M, euh, pareil, <rire> euh, pareil, tu te fous un peu de moi, Si, pas, avec pareil. une gaufre. Ouais. <rire> sauf. <rire> sauf. Qu'est-ce que t'as fait oui, les chocobons ouais. ah, C'est pas moi, je suis arrivé dans le bureau, il n'y avait même plus de bounties. Non, En tout ouais. cas, je fais un petit bisou à ce jeune homme. Vous, vous savez de qui je parle C'est le petit jeune homme qui nous a expliqué cinq fois où il habitait, on n'a toujours pas compris. Non. <rire> J'ai une maison sur, sur Jaudry C'est ça. Mais non, tu le dis mal. Mais non, non, non il... ah mais attends, il est, où, il est où mon auditeur Ah, j'ai perdu mon auditeur. Est où est mon auditeur Mon nez. C'est ça, c'est avant-hier le petit le petit oh. jeune homme. J'ai une maison sur Jaudry Hein On <rire> la je... vieille maison sur Mais oui, oui. Ah ah ben Alors il y a des gens qui m'ont dit T'as pas compris qu'il habite à la... je, je, je <rire> Alors, je vais faire un gros bisou, est Enzo. C'était il y a deux jours et on a bien kiffé. Dans un instant, on parlera. Alors, on vous permettra de réviser. Encore une fois. Bah, c'est important, c'est le moment ou jamais là. Aujourd'hui, on fera une bataille. Aujourd'hui, on fera qui serez-vous plus fort d'un membre de l'équipe Ouais. C'est ça. Ouais. C'est la géo. C'est eux qui choisissent la question, les questions ou pas. Non, non, non sont, ils ouais, choisissent ouais, ouais. contre qui ils vont jouer. Voilà. Toi, tu leur ouais. donnes la. tu leur donnes la matière. Tu dis aujourd'hui, ce sera la géo. Aujourd'hui, c'est géographie. Géo, bah oui. Je vous, je vous le dis, géographie. Eux, bon, ils, ils choisissent euh, choisir, contre euh, qui ils veulent se mesurer. Voilà. Ah, ouais. Hashtag Coy saison 7. Si vous voulez jouer avec nous, vous choisirez des gens de cette équipe. Euh... Et PS4 Pro à gagner. Ah C'est ouais. pas qui est le mieux à choisir euh, Piette peut-être, non t'es pas con toi en géographie ah euh, <rire> J'ai fait des études moi monsieur <rire> Stouff, elle est pas mauvaise en géographie ouais. Marlouche je te sens un peu plus à la ramasse Je suis totalement à la ramasse ça. Moi, ouais. voilà. Bon ma... ça sera contre Marlouche alors <rire> Non Gégé tu oh, dois pas être trois Ça va j'ai des ouais. bases Loris je te sens pas trop géo toi ah, Pas du tout, ouais. alors, oh. même pas scolarité Il oh, a ouais. mis <rire> la Picardie à côté de Montpellier On fait un bisou à Marie, Marie elle habite en Suisse Ça va Marie ça va Mais oui comment va la Suisse Bah écoute, elle va bien, il fait beau aussi Ah bah je me doute bien, il fait beau partout, on est numéro 1 en Suisse aussi Je vous fais un voilà, gros bisou, Capité Genève, Le Mans, Montreux, Montreux, qu'est-ce que c'est beau Oui c'est bon, très beau Mais bon. c'est magnifique, Montreux, Lausanne, tout ça c'est joli Bon, alors tu veux nous faire un petit bisou Je vais vous faire un gros bisou, je vous écoute depuis plein de saisons Et je vous kiffe de ouf et ça me fait hyper plaisir de passer à l'antenne Eh bien profite ma chérie, plus que deux Merci semaines Merci beaucoup ouais. Et après, terminé que Deux semaines. deux semaines Ouais, je sais bien Tout, va, On va s'enviller Voilà. Après, il Et... y aura un Starbucks à notre place. Ouais. Voilà. <rire> il a raison, tu pourras prendre des petits marble cakes voilà. à notre place à 28 ouais. euros. Je fais un gros bisou, je t'embrasse, Marie, embrasse tout le monde en Suisse. Bisous, merci beaucoup. Bisous ma belle, il y aura Vivien dans un instant. Ça va Vivien Salut, comment ça va l'équipe ouais, oui. ouais, ça va bien. Il nous parlera histoire de taf avec des collègues alcoolos.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 Pieds nus sur les quais de Seine en écoutant du Julien Doré. Hey, hey, hey. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. On est tous là. Tout à l'heure, donc, on aura le petit jeune homme. Où est-ce qu'il est son morceau Je ne l'ai pas, pas, Il arrive, il arrive. Il oui. arrive, il voilà. s'en Et lundi, avec nous, ça va. Je vais, ça va être Un kiff, l'émission de lundi. Non, il y aura Amir qui sera là mercredi Et, et il ne sera pas tout seul, il y aura Tal qui sera là Et mardi Mardi c'est notre copain avec pendant qu'il chantera Loris qui jouera au... On était en étant flou. flou pendant 3 en ça va se J'adore ce titre. Bon, les amis, qui fait la grâce matinée le dimanche Ah moi. Qui ah, la main dans le public. Qui fait la grâce matinée le samedi ou le dimanche Ah, beaucoup. Pas hein. tant que ça hein. Ah, c'est ah, ah, ah, ça. Mais, petit à petit, ils ont levé la main. Eh bien, selon des chercheurs américains, chaque heure de décalage avec le réveil bien. en semaine augmenterait de 11% les risques de troubles cardiaques et de maladies cardiovasculaires. En gros, je vous la fais courte. Ouais. La semaine, vous vous réveillez à 6h30. Oui. Si ça, par bien. exemple, le dimanche, vous dites eh, 11h, à la cool 11h midi, ouais. Et bien chaque heure de décalage augmente de 11% les risques de crise cardiaque. Donc 6h, oh. 66%. Oh <rire> ouais, C'est pas possible. Bah Ça fait mourir bientôt, ans. je crois. Ça calme ou pas bah, ouais. bah oui. Eh ben, moi, je me lève tôt. Même le week-end, je vous le dis des fois. Vrai. Hein. Ouais, je suis vrai. Là, je ouais. fais des snaps à 8h du matin. Le week-end, je me lève tôt. J'aime bien aller chercher ouais. les croissants. Pour coup, personne ne les voit, mais je fais des snaps à ouais, 8h du vrai. Si, moi, je les si. vois, moi. Je mets l'heure. Donc, je me, je me réveille en bonne santé. Du coup, je m'endors comme une merde devant la télé vers 21h15. Oui, forcément. sûr. Du coup je suis en très bonne santé, ah oui, vous avez remarqué, ouais. mais je ne connais aucune fin de film. <rire> vous euh, voulez que je vous raconte un truc de ma vie de cette semaine Vas-y. J'ai essayé de regarder 4 soirs, 4 ouais. soirs, quatre fois le nouveau Triple X avec Vin Diesel. Ouais. ouais. Eh ben, j'ai toujours pas vu la fin. C'est où En fait, tu ne recommences pas à la fin. Ah ouais. Mais là, parce oui. en fait j'ai tendance à, à avancer un petit peu et je, je m'endors à chaque fois. J'ai pas vu la fin. Tu fais petit, pas... ouais, il faut, faut pas que tu reprennes toi. là où tu t'es arrêté. C'est ce que je fais avec Netflix. Ils gardent en mémoire ah, l'endroit le... oui, oui, où oui, tu oui, t'es oui, arrêté. Oui. Et euh, Titanic aussi. Quelqu'un a vu la fin <rire> C'était très ça long. Je finis et finis non, mais on finit bien, Ne me dites pas, je ne veux pas savoir. À l'occasion, il y a un drame, vous voulez pas me le dire. Vivien, 25 ans à Lens. Ça va, Vivien Ça va, ça va et vous Oui, tout va bien à Lens, dans le Nord Un pécope, la pécope. Un pécope. Un pécope. Un pécope. Un pécope. Un pécope. Il n'y a pas ah, le bleu là-haut. Il fait chaud là-haut. C'est un pécope. Non, non, il fait très beau dans le nord. Ce week-end, je vais au touquet. Et ils annoncent 28 degrés. Ils n'ont jamais vu ça. Moi-même, je crois que je ne l'ai jamais vu. Et là, ça sent le barbecue le soir en terrasse. Alors que d'habitude, il faut une petite doudoune. Ça va être bien. Ça va être ouf. Ça va être ouf, ouf, ouf. Encore faire du vélo avec Manu. Ah bah oui. <rire> attends, ah notre là là là président, vous l'avez pas vu, il fait du vélo au touquet et tout Mais il est tous les week-ends là-bas ah, Il va y bizarre. aller, il faut voter dimanche Ah bah oui, c'est ah vrai ah, ah, oui. Vélo, ah, encore Ah Attends, bien sûr Bon, alors Vivien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne ouais. va pas Tu nous envoies un message sur Facebook Donc voilà, il ouais, y, y a un petit souci entre le, le boulot et ma relation euh, avec ma copine quoi. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe bah, En fait, ce compte, c'est que j'ai une équipe... Euh, Dans le coulo, on va dire ça comme ça. C'est <rire> Tu bosses dans quoi Dans le nord. Dans les, dans les camions, je fais du chargement, déchargement, les je, je lave des citernes à l'intérieur. D'accord. Okay. Mais me dis pas que les mecs conduisent le camion, en étant en non. Non, non, non, non, nous, c'est des chauffeurs qui viennent chez nous ah bon, euh, à la boutique pour... Euh, voilà. D'accord. Pour oh, chargement, bon. déchargement. Et quoi, vous, ça, ça picole toute la journée Voilà, on a un petit bureau avec un petit frigo. Et, bon, bah, le frigo, euh, et à la fin de la journée, les camions, ils sont moins bien rangés, quoi. Voilà, ils, ils sont, pas, sont moins bien rangés, moi. Mais euh, dans le dos, oh voilà. c'est une tradition, c'est pas bien pour autant Mais bon, on a la bière facile hein, Mais si le, bon. euh, le, le patron, il dit rien mais Il est pareil <rire> bah, le, Voilà, c'est ça pire. Ah ah ouais. et le patron, il fait allez, ah le, se... le premier je-chope à mettre à manger dans le frigo <rire> ah oui, <rire> ouais. ça, est ouais, Du haut jusqu'en bas, c'est la bière <rire> Alors toi, avec ta tranche de jambon, tu me rends ça une fois Faute grave Ah Mais toute la journée, quand même Ouais mais c'est surtout tu le, le patron <rire> il rentre tout le midi, euh, oui. il y a ouais. la chemise grande ouverte, il est chaud quoi. Non mais t'imagines ouais. un peu l'entretien d'embauche, alors j'ai une question, est-ce que vous buvez <rire> Bah non, ah, bon, vous oh, ne boucle pas. Tant pis. Ah, ah c'est compliqué. <rire> non mais Vivian, je sais, si ça picole sur le lieu du travail, en théorie, ça peut être désagréable, surtout si toi tu bois pas. Bah moi à la base honnêtement, euh, dans tout le travail que j'ai eu avant, je buvais pas ouais travail, Au travail, travail déjà J'avais quand travail. même des principes Et voilà mmh. Pour le week-end Je dis pas Je, je faisais la fête hein. Et là du coup euh, Tu t'es bien picolé ça, non. Non, Faire comme eux Ben là le problème euh, Voilà Après je suis beau bon, pas tous les jours je suis, pas, je suis pas tombé dedans On va dire Mais, mais Par bah, rapport mais au travail -tu Et toi, aux je, collègues Je vois pas le je une fois Que vient foutre ta copine Dans l'histoire elle gueule Parce qu'il rentre bourré Tous les soirs Il pue Ah ouais, voilà. j'avais pas fait ce débit Du coup, coup tu rentres, tu, tu vas être crevé, tu en <rire> gueule de bois, tu vas te coucher, quoi, c'est ça Et si tu leur dis non, non, bah, je ne bois pas, pas. J'avais pas tout le temps en gueule de bois, mais. Bah, des fois c'est une, des fois c'est deux, trois, puis des fois c'est quatre, enfin, quatre, cinq, quoi. Et... Bah, tu t'arrêtes à une, c'est tout Ah ouais, voilà, mais le problème c'est que pas... eux c'est la journée, j'arrive à refuser une fois, deux fois, trois fois, à 15. quatre <rire> fois. Mais pas, tu es à quinze, à quatre, à ah, aigueux, à ouais. aigueux. Ah, bah limite à un moment voilà, ça devient chiant, puis il King quoi, normal, Mais mec, oui, t'es sérieux T'es en train de me dire que sur ton boulot, t'es obligé de picoler <rire> sinon, et tu dans sa gueule et tu rentres et tu rentres t'es sous, et donc ta copine a le gueule parce que t'es sous Bah oui, c'est logique. Ouais, bah après, après je rentre ah, pas tout le temps non plus sou. Des fois, tout le temps. Mais souvent, on va dire. Quoi. Pas tout le temps sous, Des fois, je suis bourré. <rire> et des fois, non, je mais je la euh, comprends. Tu fracasse ouais. Elle boit pas en plus, elle peut-être non Le week-end. Ah d'accord. Bah sinon, fais la embaucher. Faut <rire> oui. dans ta bouche même, ne faut pas boire au travail, c'est pas bien. Bah non bah non, bah, non évidemment. Non mais c'est interdit surtout. Et puis même oui. le, le soir, fin, si t'as as piqué une bière encore bon. Je crois limite... que sur le lieu du travail, le seul oh. alcool que tu peux boire, c'est de la bière. Ah bon Je crois que dans la législation, pas le vin rouge à la cantine, ou quoi je ah bon crois que dans la législation du travail, le seul alcool qui est toléré, c'est ouais. la bière. Ouais, mais si t'en bois 15. Aïe <rire> Mais c'est toléré limite. dans les bureaux Je crois que tu pas le droit ouais, à l'alcool Regarde ici Ici on n'a pas le droit C'est interdit Note On uh, tape sur guéguetissimo Bière Lieu de travail Mais tu peux pas On met combien c est, c est sur alcoolisé. la table On met combien sur la table J'ai vu quelqu'un fois Qui me parlait D'une convention collective pas, pas, pas, Où pas, les pas. mecs avaient Un quart de rouge Compris ah, dans leur truc J'ai la consommation Des alcools suivants Peuvent être autorisés Par l'employeur à des occasions particulières Genre pas de ah. départ de fin d'année Tout ça Vin, bière, cidre, poiré, C'est tout Ah. Poiré Qui ouais. dans une société boit du poiré C'est sur servicepublic.fr ah Mais le là ah ouais. c'est super violent eh Les hein. gars alors on se fait un petit poiré Oui mais c'est l'heure d'une occasion sais, spéciale C'est dur, c'est de, du de l'autre vide la mais, mais non, non mais il n'a pas le droit d'un col C'est comme du cidre de poire C'est du cidre de poire du Mais enfin, Piet, on trop... pas te sentir une autre vie. Allez, les gars, oh Allez, apprends un salaire à la radar. Allez, c'est pour moi. Allez, mais non, enfin. C'est de la poire pétillante. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. santé. Vivien, as santé. Vivien freine le truc. Il a raison, Piedre. Ou tu l'embauches avec toi sur le boulot et vous videz les cuves bourrées et vous êtes bien. Ou alors tu arrêtes de boire voilà. et es... c'est pas grave, hein C'est pas grave de pas boire, on le boit pas moi, par exemple. Pas grave, hein. Non, plus ah, même au boulot, ça craint. Tu rentres ah, chez bon. toi, t'as mal au et crâne, t'es pas bien. Vous arrivez à tout décharger bien, à et recharger normalement C'est que... eux qui sont chargés en fin de journée. Ouais, ça Il a raison, Ils ont une grande habitude. Bon, eh, hey, Vivien, voilà, voilà. Notre conseil, <rire> Sur... Freine un peu, freine un peu. Tu dis non, merci, tu bois du bout des lèvres et hop, là, ça s'arrête là. Voilà. Ou mmh. tu prends de la buckler en fait. Oui, tu prends de la sans genre. alcool. ouais, même euh, j'ai vu à Inuken, là, ils en font de la sans alcool maintenant. Ouais. Ça fait ouais. genre, tu, vois, tu ouais. caches un petit peu le zéro. Bonhomme. Et euh... Allez, tu peux essayer le. Et essayer le week-end justement. Ah, t'es à l'inverse, l'inverse Okay, ouais. le, le mec qui boit de l'alcool sur le lieu du travail, mais en week-end, fait hop oh, hop hop hop hop, sans alcool. Non, arrête, voilà. c'est mieux, vraiment, c'est notre boire. conseil. Je te fais un gros bisou, mon pote, je t'embrasse. Ça marche, bisous. mon pote. Bisous, bisous. Ça, c'est Lissandro. Danser, c'est le titre. Le gagnant, le gagnant de The Void, bube, le titre arrive. Vous l'avez découvert ce matin, peut-être et eh bien, vous allez se mettre comme tout à l'heure, il va venir chanter. C'est bien, non Pas oui. mal, il y a un petit côté, un petit côté Stromae, ouais, quelque, ah, ouais. quelque part quelque part, à tout de suite Déjà et Oui, et oui. Ah, déjà la pub Déjà On a eu le temps de rien dire Eh ben oui, mais déjà Dans comme un Bouda. instant, la suite Oh mais si <rire> c'est comme ça, je vous préviens, je reviens pas en septembre Bon, restez avec nous Dans un instant, on aura du monde On aura quelqu'un qui sera plus fort Et qui essaiera de défier les gens de l'équipe Il y aura du super jeu Ils sont cool ou pas On fera une grande révision encore, Oui, parce que oui. c'est la semaine des révisions Ah, c'est le moment Eh ben, on vous aide, à tout de suite Vous l'avez poursuivi partout en France. Et vous l'avez trouvé. Écoute-moi bien Nicolas, tu as serré la main du Fugitif Énergie en lui demandant si c'était le Fugitif Énergie. Et qu'au moment où tu lui as serré la main, le Fugitif Énergie valait la somme de 10 000 euros que tu viens de remporter oui C'est ça qui est bon, ouais Le Fugitif Énergie repart immédiatement Et lundi matin Vous serez peut-être le prochain à gagner Jusqu'à 50 000 euros Au Crédit Agricole Première Banque des Pros Nous sommes fiers de soutenir l'excellence française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 valable jusqu'au 30 juin, détail sur peugeotwebstore.com Tu savais que chez Jules, pendant la fête des pères, pour un polo acheté, le deuxième est à moins 50% Ah non, je savais pas. Et que c'est aussi valable pour les t-shirts Mais non, t'es sûr Et aussi pour les chemises Je te crois pas. Eh si Eh ben, y'a plus qu'à espérer que tes enfants le sachent. La fête des pères chez Jules, c'est moins 50% sur le second article pour l'achat simultané de deux chemises, polo ou t-shirts, remise déduite sur le moins cher des deux. Voir conditions en magasin et sur jules.com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 Ils nous font la barquette d'un kilo de nectarine à 1,59€ Bah le moral en prend un coup patron 1,59€ la barquette d'un kilo de nectarine Ah, pour le coup ça vaut le coup Voilà patron, hein. Ah, si vous faites de la pub pour Lidl alors là on est mal hein. Bah, on est très mal je sais Lidl, le vrai prix des bonnes choses Plus d'informations sur Lidl.fr Catégorie 1, calibre 56-61 chair jaune ou blanche selon magasin Origine France Merci de m'avoir tenu à l'écart Pendant la moitié du dîner mythique Et merci De m'avoir fait rougir devant Marie Elle a trouvé ça trop mignon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 Love your imperfections. Je suis le barbecue charbon de bois Alec de chez Castorama à 99 euros Oui 99 euros seulement Le barbecue charbon de bois Alec Diamètre 54,5 cm Avec grille de maintien au chaud Je vais vous dire, moi à ce prix là je suis chaud comme la braise Et n'oubliez pas, ce dimanche c'est la fête des pères Alors n'hésitez plus Et foncez vite chez Castorama pour encore plus d'idées cadeaux Ouverture exceptionnelle de certains magasins Ce dimanche de la fête des pères Liste et horaires des magasins ouverts sur castorama.fr Castorama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 Offre soumise à condition, conservant votre numéro et reprise de votre ancien mobile. Engagement 24 mois. We were lovers for the first time. Running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were high and we were sober. On the train track, way back when we tried our first cigarette. Oh, $10 was a fat stack. I do it all again. Oh, buy my jacket and a snapback. Your dance black Honda was a back. Oh, we stacks on the playback. We were lovers on a wild ride, speeding for the finish line, coming to the end of our time, yeah. Started off as a wildfire, burning down the bridges to our empire. Our love was something they could admire, yeah, yeah. We were high and we were so bad, we were on and we were over. Train track way back, and we tryna first cigarettes. Oh, ten dollars was a fat stack. I do it all again, Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black, Honda was on Maybach, back. Oh, we stacks on the playback. I do we all On avoir une conversation très importante, je demandais au public qui, qui s'était fait piquer par des moustiques. Je me suis fait <rire> défoncer <rire> cette nuit moi. Ah, moi aussi. Moi ça fait deux joueurs Deux joueurs Deux jours. Deux ouais. deux deux ils m'ont piqué la langue. Euh, non mais c'est vrai, ça pique. Ça pique ils m'ont piqué les doigts, ils m'ont piqué l'intérieur de la main. Je suis piqué de partout Je, je crois qu'ils avaient éradiqué les moustiques à Paris. Ah moi ah j'habite le long du bois de Boulogne. Je que... euh, I... il... Moi j'en ai pas. Chez moi je suis en Normandie, il n'y a rien. Moi je suis près d'une rivière et j'en ai pas. Moi je suis à côté du périph et il y en a plein. Tu vois, ils sont devenus urbains, les moustiques. C'est flippant, je suis à côté. C'était des bois, du bois là, tu ouvres et tout, tout rentre dedans. Il y a des bestioles et chelous un peu là. Vas-y, mmh. ah, chelous. Il y a des moustiques, C'est les moustiques tigres. Oui, bien sûr. Ils sont violents, ils sont méchants. Bien sûr. Il y a les moustiques iguanes aussi. <rire> C'est comme un iguane, mais volant, il se pose sur toi et. C'est un peu flippant. Et si on s'écoute un petit répondeur ouin ouin ça comment, fait comment, ça fait comment, comment les gens peuvent nous laisser un message 0800 70 42 48. Et en fait, voilà. quand on n'est pas là, ils tombent sur le répondeur. Et alors, quand vous n'êtes pas là ou quand vous ne décrochez non, pas bien sûr que si. Et comme vous avez tendance à vous ne pas décrocher. Parler, à ne décrocher. Beaucoup, beaucoup de messages. Tout le long de la journée, ils peuvent appeler. C'est-à-dire entre toi qui est là maintenant, Mika qui fait des pauses à répétition. Je sais pas quand les gens peuvent nous joindre, mais mais, mais vous avez la possibilité de nous laisser un message et nous on garde le meilleur. Voilà. Ouais. Le reste on l'écoute hein. Oui. Mais euh, là là ils, là ils sont bien ceux-là. On les aime bien. Euh, bonjour. En fait, je voudrais parler à Koé et euh, si ça serait possible. Merci, je m'appelle Alicia Bonjour. et mon numéro c'est le. Bip -bi -bi -bi -bi. en fait rien. D'accord, <rire> ça va être pratique 07. Euh... Euh, Il m'en manque là, j'ai que 07. Je suis trop <rire> on a, si on a fait rire au, au, au revoir, Coé. On t'adore. Merci, bisous. Oui, salut, Coé. C'est vrai qu'on ne se connaît pas forcément. Oh, D'accord. Et c'est juste que euh, j'ai envie de te connaître un peu mieux. D'accord. Donc, ça euh, peut te élires en radio. Ouais. Donc, voilà. Alors, euh, moi, j'ai une histoire. Euh, <coughs> en fait, euh, ouais. ça fait partie de mes passions aussi. Euh, oui. Je collectionne euh, des gags. Euh, donc,. Euh, <rire> Je suis euh, partout euh, avec euh, quelques amis, on part en exploration pour euh, euh, aller chercher des quoi. C'est notre musée à nous, c'est vraiment une passion. Ça ça va papa. Ça. Bon, je te souhaite une bonne nuit, je te dis à demain et euh, bisous. Coré, je t'aime Coré, t'es trop beau, vraiment en plus t'aimes trop... Salut, t'es vraiment beau, en plus tu fais trop des... J'aime trop quand tu fais des toc-toc-toc. J'aimerais trop que tu m'emmènes une tasse vraiment, genre, tu vois. J'aime trop Jules et tout, si tu peux m'emmener Jules, ça serait trop la classe. Oh ils sont bien, oh, ils, sont ils sont bien. bien. Il ouais, t'as bon quand même eu un, un bonne nuit papa, hein, oui, ouais, j'ai oui, pas flippé ça. ça ouais. Celui-là il flipait parce que j'ai pas avoir reconnu un de mes enfants <rire> <c 'est> ça, <rire> euh, Bonne nuit papa, vous allez, vous allez enquêter quand même sur le bonne nuit papa. Justement, c'est un que t'as pas reconnu il y a quelques là, années. C'est inquiétant, ça reste avec nous sur énergie voici boumoyer J'adore ce titre. Il est trop bien. Mais bon, bon, es, comme ça C'est Boumaï oui. ou Boumaillé Boumaillé On, oui. dit... oui. On dit Boumaillet. Boumaï. Ah, c'est un, un accent inspiré. On dit oui. bon, bon, es, comme ça oui. Chérie Coco Mais pourquoi c'est comme ça ba, ba, ba, ba. Mais pourquoi c'est comme ça Elle souffre en silence. Elle pleure des océans. Ouais. Son cœur sous ciment. Pour ne pas t'aimer, elle veut plus de moi car je suis mauvaise, Elle veut plus de moi, Rafa, car je suis mauvais.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 Tu ne sais même tu l'as vandalisé de mes foututes de me verbaliser 19h, 22h sur Énergie. Avec peu, avec vous tous à la Pas de vacances, si vous êtes en vacances, nous on est là encore 15 jours après, c'est fini. Et, oui. Donc, et on se fera une émission spéciale vérité la dernière semaine que La semaine prochaine, on est plein de chez plein Il y a plein de monde J'ai voulu faire une émission de la Vérité mais Non, il y a de la voyance la semaine invité. prochaine Lundi, il y a notre docteur sexologue Je le dis, s'il y en a du public qui ont des petits problèmes ouais. Lundi, il répond à vos questions hein. Vous pouvez changer de nom, vous pouvez donner un autre On les dit-y fatigué ah, Non, mais, euh... ah, mais si, si, si, ah, si je ne parle pas Les ceux qui nous écoutent, leur copain ne fait plus bien l'amour Il a mal, il y a un bobo Hop, euh... ah, Vous parlez librement D'ailleurs, c'est pour ça que Luis Fonsi vient. C'est pour ça ouais, il a insisté. Ah, oui, parce que sa chanson s'appelle Pasito, c'est qu'il est éjaculateur précoce. C'est ça. ça. Ça s'appelle Je viens pas cito. Viens pas cito. Viens pas cito. Viens pas cito. Oh non, s'il te plaît. Viens pas cito. J'adore une chanson sur l'éjaculation précoce. On ne dit pas ça pour toi, bien sûr, Mika. Hein. Évidemment Non, non, mais je te le dis, parce qu'à chaque fois, tu prends les choses. Dès que tu entends le mot éjaculation précoce, tu crois On verra que as lundi, on va lundi. Dans un instant, je vous expliquerai. Il y a un truc qui est sorti dans le journal qui explique <rire> pourquoi c'est bon. De lâcher un pétou Ouais. Ah. Enfin. Parce que généralement, on est, est, on, est, ah, on est un peu en mode euh, à part piètre. Franchement, et Guéguette qui sont les mecs les plus à l'aise que je connais du monde. Oui, vrai. <rire> Sinon, parce franchement, c'est un truc qu'on fait tout seul dans son coin. Ouais. Voilà. Eh bien non. Ils vous disent que maintenant, il faut le faire librement. Il y a sept voilà. bonnes raisons. C'est fait par des médecins. Autant vous dire. Si c'est fait <rire> par des médecins. C'est sérieux. Vous, vous, de toute façon, à partir de maintenant dès qu'on dit une connerie, on rajoute c'est fait par des médecins. Mais c'est euh, vrai. En plus. À chaque fois. Celle-là, cette info est vraie. Je viens faire un tour vers la demoiselle par rapport à la question pour un champion. On est comment on est, on est mieux au niveau dynamique On est comme On est bien C'est On est plus rigolo, question pour un champion ou pas Je jure que tu me dis moins, j'arrête tout de suite euh, la radio si je c'est que c'est bon T'as rigolé question pour un champion Non. Ah, ok. Ouais. Bon, C'était pas le but non plus. À part euh, les, euh, les candidats ils m'ont fait rigoler. C'est vrai qu'est-ce qu'ils ont de bien question ah, pour un leur champion. Tête. Ouais, c'est ça. Ah oui, Tu fait. te moques en fait. Non, non, mais c'est vrai que je me moque, c'est qu'ils les ont bien choisis quoi. C'est pas n'importe qui. Non ah, mais attention, les mecs ils je sont en le question. Pour... Le Attends, fait. et bien, ils jouent leur vie, les mecs de ah, oui. question champion. un champion mais il y en avait un. Ils était à fond quoi. Mais c'est ça, les gars ils jouent à la maison, ils connaissent toutes les réponses là, ils sont là, ils sont taqués sur le buzzer. Bon, on fait quoi On fait quoi Un coup ou pas Ah, ils sont cool ou pas. Vous m'avez trouvé quoi comme nom d'entreprise Nos problèmes Nos problèmes C'est quoi C'est un architecte d'intérieur, ouais, c'est ça. Ah, il te refais ta maison. Et ça s'appelle nos Problemo, Voilà. Ouais. Donc nos Problemo en théorie sont censés être gentils. Voilà. C'est dans Schnorr, je crois. D'accord. Qu'est-ce que je fais Je fais le mec comment euh, ah, le tu, chien, te, ouais. tu, tu, tu te méfies parce que c'est un métier d'escroc. Donc le euh, tu le testes un peu, savoir s'il connaît son, son job, euh, s'il si a problème. des diplômes, non tout problème. ça. <rire> On, est parti. Voilà. On y va, les bon. y va. Tu vas pas te faire arnaquer, toi. Bien sûr. Quelle ville Dans Schnorr, à côté de Villeneuve d'Ascq. À côté de Villeneuve d'Ascq. D'accord. Je vais lui dire qu'il y a des escrocs, on va voir s'il aime bien. <rire> Allô Allô Allô Oui, bonjour. Oui, bon monsieur. Ce problème, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Euh, voilà, je vous appelle parce que je viens d'acheter un loft sur l'île, là. Il faut tout refaire à l'intérieur. Oui. Euh, vous êtes diplômé Oui, euh, euh, c'est-à-dire ah, Je suis tombé sur une bonne bande de margoulin, moi, des fois. Il y a beaucoup d'escrocs dans votre domaine, c'est pour ça que je préfère demander avant. Euh, oui, non mais on a une société reconnue, oui. Euh, vous, avez des... vous avez un diplôme euh, Oui, oui, on a des diplômes. Oui. Le... On, a, on a deux architectes ouais. pour l'équipe, deux ah. architectes d'intérieur et... Je suis rassuré. Et oui. Vous me le faxerez quand même, je n'ai les... aucune confiance. Avant de vous faire bosser, j'aimerais vous faire euh, voir vos compétences. Vous savez ce que oui, c'est qu -ce qu'un IPN <rire> Ouais, oui, un IPN, c'est un, euh, que... un, un, euh, un fer en métal pour, pour, pour passer des lintos. Que... Tout à fait. Bien, je valide cette question. Et <rire> c'est quoi la référence pantone de la couleur prime rose yellow Voir si... Parce que je... La référence pantone, pantone C'est plutôt un nuancier euh, qui est utilisé dans, dans la primerie. Donc euh, nous, on utilise plutôt les nuanciers arales. Je valide. Bravo. Voilà, très bien. Alors en tendance euh, niveau déco en ce moment, c'est quoi Parce que je veux être au top. Hein. Bon, tendance déco, euh, c'est plutôt tout ce qui est scandinave et tout ça. Voilà, donc, euh... Non, c'est moche. Non, pas ça c'est moche. Après, Trop bon, euh, c'est un peu la tendance. Quand on regarde les meubles aujourd'hui, euh, il ouais. y a beaucoup de tendance en scandinave. Après, ouais, euh... j'aime pas ça. Ouais. Mais non, mais après, euh, je dirais après il faut. Il faut nous donner un petit peu vos, ouais. vos goûts, ouais. ce que vous aimez, ouais, et puis après on peut faire une, des recherches, euh, du picking, ouais, comme ouais, on dit. Ouais. Euh... Je vais le travailler à votre place aussi, tant qu'on y est. <rire> non, mais on ah. peut faire du picking ah ouais. euh, pour euh, avoir les tendances en gros, de... En gros, en faisant du picking, vous voyez la maison, vous voyez, euh, la maison de Kim Kardashian euh, Non, je ne vois pas la prendre. Euh, celle de Georges Clooney Non plus. Zlatan Vous voyez celle de Zlatan ou pas Non, non, mais non, je ne veux pas... Beckham Vous voyez celle de Beckham Non plus. Rihanna, celle qu'elle vient de s'acheter à Los Angeles. Vous voyez Rihanna ou pas Non, non plus. Oh, non, mais bon après, je ne veux pas... Euh... Ah, je je... Bon. Ah, si vous lisez pas Closer, je ne vois pas comment on pouvait y arriver. Non, ouais, passer, je ne pas, pas. plus euh, Par contre, je veux euh, que tous les meubles soient faits à base de palettes, du bois recyclé si oui, tu pas de problème après. Je valide, d'accord. Euh, je vais réaliser mes rêves. Dans mon salon, je voudrais un lustre jacuzzi. Est-ce que c'est possible C'est-à-dire en gros, et un lustre... Un lustre jacuzzi Qui fait jacuzzi. J'avais vu ça une fois. Et ça, c'est moderne, ça n'existe pas. Il y a le lustre. Les gens, ils font, ah, et un lustre, et dedans, il fait jacuzzi. Ça, c'est possible ou pas Non, pas, non. Mauvais point, ok. Va falloir vous sortir les doigts du cul, mon petit bonhomme, hein. je vous le dis, hein, parce que c'est simple, c'est un jacuzzi suspendu avec des LEDs, c'est pas non plus. Euh... C'est bon, bah, je, je, je connaissais pas. Et pour les couleurs, j'aimerais bien. Du blouge. Du blouge C'est beau le blouge. Ouais, c'est beau. Non, mais c'est quoi, vous êtes qui Ou du violon. Le violon. C'est comme peut, le violet qui donne sur du marin, c'est du violon. Ouais. Vous avez ça Euh, ouais, on peut faire, ouais. des des, des, oui, Du blouge du blouge, c'est du violet. C'est puis... beau le blouge Le blouge, c'est beau. beau. Ouais, parce blues. que moi, vous voyez, je me vois dans mon jacuzzi lustre Avec vrai. tout un tour en blouge. Et ça, ça, je ressemblerais à personne d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. Vous allez l'applaudir parce qu'il est d'une passion. est carrément Il est incroyable Allô oh. Allô Vous m'entendez Oui, oui, oui. Bon, moi, je m'appelle Koé. On est sur énergie et on voulait tester, voir la patience, mais vous avez nos beaucoup... problèmes, ouais, ouais. no mais vous avez beaucoup de patience, c'est énorme. Ah bon, ouais, super. Bravo, c'est très bien, mais vous me faxerez quand même les diplômes que je vérifie tout ça. <rire> vous envoyez des plans du lustre jacuzzi, parce que ça nous intéresse. Le lustre jacuzzi, pensez-y En palette Pensez-y, un lustre jacuzzi en palette Ça, c'est rare Je vous embrasse C'est très chic À bientôt À bientôt, ciao Il est sympa comme tout ce mec, ah, reste avec nous sur énergie Vous voyez que dans le ils sont cool ou pas, il y a des gens cool. Voilà, c'est tout C'est qui J'adore ce mec C'est vrai Je voudrais pas être derrière lui À la cuisine Parce qu'à mon oh. avis Elle continue C'est plus rien après Mais, ouais. mais j'adore When I heard that sound When the walls came down I was thinking about you About you Where my skin grows old Where my breath runs cold I was thinking about you About you seconds from my heart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 It was almost long it was almost slow when I Love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on for someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we need the fair. So far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close. It was almost slow. It was almost slow. It was almost slow. When I We can try all over again Het was allemaal was Het was allemaal sla. Het was allemaal sla. Het was allemaal sla. Het was allemaal Het was allemaal sla. Het was allemaal sla. Het was allemaal Non, Et la Nouvelle Star revient sur X6 oui. ça, ça y est, t'as pris le virus Julie. Tu fais des SMS pendant l'émission. Ça duré deux jours. C'est ah, la, ouais. la meuf, ça déconne. La meuf pendant je... deux jours, elle était concentrée. Elle était oui, non, non, bien sûr. Ah, non, elle je en train de communiquer avec Mika. Ma, elle me fait, Elle m'a fait cette excuse de merde mais avec toi dedans. C'est-à-dire que la meuf, elle est là depuis trois jours derrière le micro. Je lui parlais. Elle a fait dire ah je communique avec Stouf. Mais c'est ah non merde. Le rôle d'une nana dans cette émission, c'est de faire. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Les mecs, ils vont dire, mais Coé, vous laissez pas la place aux femmes Si, si. Je leur laisse la place Mais quand quoi les gars, elles font leur SMS, elles font. Uh -huh, bah, uh -huh. Je suis désolée, c'était urgent. Elle me disait ça aussi, Julie Elle l'a dit pendant non, 7 ans que c'était urgent. Voilà. Mais je peux montrer, j'ai vraiment envoyé. Elle, elle le disait aussi, ça. Elle le disait aussi. Elle aussi, C'est pas grave. Elle disait ça aussi. Bon, voilà. Eh bien, on apprend que. Mais non T'as vu que si tu commandes avant 23h, t'as une réduction. Donc, euh, non, le jury de la nouvelle SAR est au complet. Vous voulez savoir qui y a dedans Vas-y. Oui. Oui. Non, je sens que le public, vous vous en foutez. Alors, On s'en si bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles on s'en bat les couilles. couilles. Le truc, tu peux pas mettre ça. Non, tu vois, un peu. Non, franchement, que, je vais la refaire. Est-ce que vous voulez savoir qui y a dedans oui. non. non, toujours pas. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, les couilles. C'est le représentant on du public. Couilles. Ah, mais on veut est savoir. Est-ce que vous voulez savoir qui y a dedans oui. Ouais. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat, bat, bat les couilles Bon alors dedans, ah, dire quand même. il y aura Benjamin Biolet oh, oh, oh. J'adore Benjamin Biolet Ça en bouffant du quinoa, après ouais. une belle ouais, balade ouais, ouais. en Vélib sur les quais ouais. fermés ouais. la voiture, on ouais. est tellement bien ouais. <rire> Moi, Benjamin Biolé, violé, j'ai rien pour mais rien. Mais il n'est pas il est... drôle. Ah, mais il n'est pas là pour être drôle non plus. Non, non. Ouais, ah, bon. de... ouais. C'est un peu le poète torturé. C'est un peu le divertissement. Ouais. Alors, mais heureusement, il y a Danny Sainté. Ah, <rire> Danny Sinté et son orchestre. Je sais que <rire> c'est qui. Attends, Danny Sainté, c'est pas le gars de Maître Gims <rire> Si, c'est le mec qui a bossé ah, oui, avec Maître Gims. C'est Non, mais il est très bon. Il est ah, bien. Ouais. Mais le nom, comme ça. Mais quand ouais. tu dis. Ça <rire> fait la cassette du marché que t'achètes. Les reprises. Ça s'appelle Les Hits énergies par Danny Sainté. Donc il y a Cœur de Pirate Ah ça c'est bien ça Pas mal ça Moi j'adore la voix de Cœur de Pirate Moi aussi Et Nathalie Nohenec Qui vient d'arriver C'est qui J'ai cherché sur Google Et Google ne Nathalie pas Elle fait des fesses Je pense que ça doit être Une secrétaire d'MC 6 Ils ont dit Il manque un Qui on peut prendre là Nathalie Nohenec Viens ici tout de suite C'est-à-dire que bientôt Les candidats seront plus connus Que les membres du jury C'est-à-dire que bientôt Les techniciens vont dire Allez Pas chanter! Non, je suis Nathalie <rire> Noënec! Je fais partie du jury! Oh là là! Donc on... ils sont de retour! D'accord, et on sait pas qui présente? Ah, euh, je sais pas, mais ça va être Chaim! Oui, c'est ce que j'avais. Chaim! Ah dit. Oui, oui, oui, oui? oui. oui? Non, mais je crois que c'est Chaim! Ah, c'est prévu! Oui, oui, oui, j'ai ah, vu le truc passer! C'est pas encore officiel, ah, mais. Ah, euh... c'est bon, ils sont sur le contrat, mais c'est ouais. Chaim qui a présenté! C'est ouais. sur quelle chaîne? M6, M6, c'est la nouvelle ça! Ah, mais ils ont repris! Ils ont repris, c'est parti! Oui, c'est revient sur M6, voilà! Dans un instant, on aura Lily! Tu ne bouges pas, Lily, on va s'occuper de toi dans un instant! Qu'est-ce qu'il y a? Il reste 3 minutes! Allez, Ah! au pire, il y a un répondeur encore. Hein. Encore Oui oui, attendez, Lili on s'occupe de toi dans un instant, ma chérie. Tu nous as envoyé un mail, d'accord, Lili D'accord, d'accord. Elle a 12 ans, ma petite chérie. Ne bouge pas, on s'occupe de toi dans un instant. Qu'est-ce qu'il y a, Psycho Il n'est pas content Qu'est-ce qu'il y a, Psycho Qu'est-ce qui se passe Exprime-toi, mec, mais avec des mots en français. Non, il n'y a rien, tranquille. Il n'y a jamais de souci quand tu lui parles à lui. Tu vois pas de problème Non Merde mais.. Non, mais... <rire> je comptais pas sur toi pour qu'on le minutes Ah si, il faut parler psycho. Allez psycho, viens Allez, Tu sais quoi Eh ben, on va le faire. On va le ah faire. Allez, trois minutes viens de psycho Ah ouais Tu viens t'asseoir C'est parce que t'es prévu, en plus viens, tu t'es tué tout seul. Viens Allez, tu te démerdes, je suis. Je, tu tu, tu quoi, je ça sais quoi si Ça devient là. Psycho chaud de psycho. Écoute en répondeur, rien. Non, tu mets ça. Ça Attends, devient si... le psycho show. Ça peut être trash, fais gaffe. gaffe. 22h, psycho chaud. Sur NRJ. Ça va Et toi Non, non T'as ouais, pas le droit de te servir de la machine. Non, non, non. non c'est bon. L'écran est ouvert. On peut lancer la pub. Non, non. Ben, si. Non, non. Il reste encore un ouais, peu de temps. vas-y. Euh, tu m'as dit bon, 3 bah, minutes. C'est euh, euh, voilà, le psycho show. Ouais. Wow, bon, bon. Non, il profite de sa sortie de la prison <rire> il est avec nous. Avec <rire> le psycho show. Avec la rubrique Comment enterrer un corps. Tout de voilà. suite. On est, est d'accord. Je serai jamais animateur. Voilà. Oh. Bon, on est d'accord <rire> Psychocho, le mot de la fin sur énergie, psycho show. <rire> Saturé. Mais mec. Ouais, merci. Mais mec. Tu dis des trucs en peu de mots en fait. Ouais, et... oui, mais. T'aurais dû chanter. Mais <rire> longues phrase, c'est pas son truc. Allez, reste avec nous dans un et de retour, ou je sais pas, à tout de suite. Vos stars préférés. Faites avec Énergie, Les 30 ans du Futuroscope. Le 24 juin. C'est le Energy in the Park. Energy in the Park. Energy in the Park. Au cœur du Futuroscope à Poitiers. Avec sur scène. Tal. Que Black. AJR. Julian Peretta. C'est sur Energy. Nemo Schiffman. T-Jazz. Ritza. Et. C'est Kinvey sur Energy. Kinvey vos invitations sur énergie.fr Le Énergienne de Park avec le département de la Vienne présenté par Coé le 24 juin au Futuroscope. Un événement énergie avec Sam, le conducteur désigné. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas.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 Rendez-vous dans l'une des 300 collectes événementielles partout en France. Ah, je me sens bien ce matin. Je sais pas ce qui pourrait me mettre plus en joie. Hey, pss, monsieur, justement, chez Boulanger, on a une petite surprise pour vous. Découvrez les nouveaux Samsung Galaxy Book 10 ou 12 pouces écran HD clavier avec S Pen et processeur Intel partir de 729 euros et profitez d'une carte mémoire 256 Go et vos plus offertes. Boulanger, c'est 135 magasins près de chez vous et boulanger.com. 50 centimes d'éco-participation jusqu'au 31 juillet 2017. Condition en magasin et sur boulanger.com. Non, mais maman, c'est une blague. Comprends-moi, ma chérie, ce sont les offres immédiates Opel en ce moment, avec des offres exceptionnelles chez les concessionnaires. Mais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 Salut, moi c'est Eugène. Eugène sans gêne. Et chez les sans gêne, eh on dit ce qu'on pense. Oui, on est gonflé. Comme les pneus. <rire> Tiens, par exemple, là, à Citroën, du 12 au 17 juin, ils font une opération porte ouverte, on achète un pneu et ils font 50% sur le deuxième. Pas top ça Du coup, Eugène, bah, il ne s'est pas gêné. Et comme il dit ce qu'il pense, là, il a dit « merci Citroën ». Les services Citroën vous simplifient la vie. Mmh. Particulier valable du 12 au 17 juin dans le réseau Citroën Participants. Les ventes privées Conforama sont arrivées. Des ventes très privées. Avec votre carte Confo Plus, bénéficiez de remises allant jusqu'à moins 50% sur une sélection d'électroménagers, de literies, de déco. Le plus dur, c'est de choisir. Avec la carte Confo Plus, soyez avantagés toute l'année. Conforama, le confort pour tous. Adhésion à la carte Confo Plus en magasin, conditions sur Conforama.fr. Bonjour. Bonjour monsieur. Je cherche une belle berline avec un grand coffre. Voici 4 typos à 11 990 euros. Elle a la clim Oui, 11 990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 Il y a plein de remises et de cadeaux à gagner N'en dis pas plus Best Drive Nous voilà Offre valable jusqu'au 30 juin 2017. Conditions sur bestdrive.fr Une seconde avant, j'étais l'homme le plus chanceux du monde. Élise était enceinte de notre premier enfant. Mais la seconde d'après, quand j'ai vu cette voiture me couper la priorité, j'ai bien cru que tout était fini. Heureusement, Élise n'était pas avec moi dans la voiture. Et notre fils a pu voir le jour. Grâce à lui...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 Les métropoles sont réservées d'éligibilité. Condition sur orange.fr. Et que vous êtes en pleine forme Bonne nouvelle Le village préféré des français s'est élu sur France 2 oui. Ça a été ah. élu mardi soir Le village préféré des français Est alsacien Et il s'appelle Kaiserberg. Kays... Euh, Kayser... je... Kayserberg Ah Ah, ah, ah s'appelle <rire> C'est chez toi ah, Je crois que c'est chez lui, vu comme il est content ah, ouais. là. Est, est trop content Tu habites, habites là-bas ah, Juste à côté, ouais. On s'en bat les couilles Est-ce que c'est vraiment un joli petit village Ouais. Il paraît que c'est très vrai. beau, ouais. Mais de toute façon, moi j'adore l'Alsace. Moi je suis un défenseur de l'Alsace. Il faut qu'ils arrêtent avec leur nom de village. Aussi. Je suis fan de l'Alsace, j'adore. Je trouve que c'est une région où les gens vont, à part les alcoolos qui se font la route du vin, plein de gens disent ah oh, tu vas en week-end. Moi j'allais plein de fois en week-end en Alsace, c'est super beau. Il ouais, n'y a pas de vanne dans ce que j'ai dit, c'est super oh, beau. Oui. voilà Donc Kaisersberg, c'est comme ça Eh oui. bien, je voudrais qu'on ait une petite pensée pour toutes les autres villes d'Alsace qui n'ont pas eu le titre. Schwindrashheim, ah, Pungrysheim, Breuschwikersheim, Happenweer, dossensheim korff Ah mais tu t'y arrives pas à le dire Mittelshoffelsheim, Niedershoffelsheim Yal ah, T'arrives à les dire, mais j'arrive pas à les prononcer, c'est impossible. cest qu'une fois, je me suis retrouvé devant un panneau, il y avait trois noms. Euh, en Alsace, ils ont des panneaux, tu sais, pour t'indiquer les sorties d'autoroute, ouais. plus grands que dans tous les endroits de France, tellement les laissé à voilà. Biknvikrischen Middlestime. Mais quand tu, quand tu mets le nom sur ton GPS, t'as plus de temps à rentrer ouais. le nom sur GPS ouais. qu'à t'y rendre dans le village. Lili, dans un instant, on parle de quoi, ma chérie Lili Allo, oui, Allô. désolé, j'entends pas. Ah, bah, désolé. Lily, <rire> je m'appelle Lily, j'ai 12 ans, j'habite à Marseille. Depuis lundi, ma mère m'oblige à ranger ma chambre tous les jours. Oh, Dieu. Oh. Sinon, elle me prise de vac. Elle me prise plus de, de vac. vac. Plus de vac. Vrai, plus de vac. Mm. C'est le bordel à ce point-là. Elle me dit sur son mail, Koé. A-t-elle le droit de faire ça ah, Regardez dans la loi. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. La fin du mail, est-ce que je peux porter plainte pour chantage non. contre elle on, en non. Parle on, enquête, on enquête, matérie. on enquête. On appelle dans un instant, on s'en occupe, d'accord On Ne bouge pas. Ok. Voici Soprano. T'aimes bien Soprano Bien. Voilà, voilà. <rire> elle habite Marseille, elle est obligée d'aimer Soprano. Oui. Quand t'habites Marseille, tu nais avec du soprano dans le biberon. Qui a vu le cœur donné le monde a le cœur déchiré il aimerait tellement aimer mais les hommes mais les hommes mais les hommes où tant dit C'est le cœur donnier. Oui je te vois dans ton atelier Tu répares avec l'innocence d'un enfant Tu recoues avec le sourire d'un passant Tu recolles avec la douceur d'une maman Tu tisses avec du jaune, noir et du blanc Mais quand je regarde ce monde de fou Je me dis que le cœur donnier, C'est nous Poé, il a tout pour lui Il anime la première émission de France Il est suivi par des millions de personnes Il déchaîne les foules Mais Il a le cul plat de vie. Ouais. C'est vrai. C'est 19h, 22h, sur Énergie. Toute <rire> l'équipe est sur Énergie, j'espère que tout va bien. Je, dès que j'ai deux secondes, je m'amuse à mettre un petit bruit de stouff. J'adore, ça. j'adore ça. C'est le, le meilleur celui-là. Je ne m'en lasse pas. C'est génial, c'est génial. Le dindon. Je pense qu'il y a ouais. des fermiers qui ont mis ça dans leur iPhone, maintenant ils font. T'as tous les, tous les dindons qui arrivent, qu ouais. ça nous appelle. Ça va, Mastou Ça va très bien. T'es en forme es oui. bien T'as passé une bonne semaine Très bonne semaine. Je n'ai pas demandé à tous si vous aviez passé une bonne semaine. Ça va bien Oui, c'était. Ouais, ouais. Bah, bah oui. oui. Laurie, pleine forme avec ce petit short. Oui, impeccable. Oui. <rire> les gambettes, elles vont aller où ce week-end euh, ah, Elles vont en Allemagne pour ah euh, bon un de vie de garçon. On a pote, ouais. Oh là là, en oh là. Allemagne En Allemagne. C'est quoi ouais. le gage C'est un gage On en va fait. à Berlin, non, apparemment. Non, c'est bien l'Allemagne. Pour la fête, ça bouge. Enfin, la fête, c'est mon premier enterrement de vie de garçon. À Berlin À Berlin Jamais à Berlin. C'est oh, bien, bien. bien, pour ouais, la fête la nuit, mais. Ça euh... bouge. Non, ça m'étonne pas ah, là, là, là. Mais quoi c'est la, la, la, fais... la, la bobo. C'est génial en écoutant du Benjamin Béré <rire> Berlin, c'est la ville des bobos. Mais de la oui, oui, de la juste, Je suis désolé, c'est le street art. Le street art. Ouais, ça. Ouais, Berlin, ça. les marchés bobos, t'achètes ton quinoa comme ça tu le manges. <rire> Je vais pas pour après, tu vas va acheter un... tes petites bêtes goji sur les arbres. Ah, c'est vrai que oui, ça. tu vas pas. Moi, j'y vais ouais. pour la bière. J'ai eu oui, la pour bière street art. Munich, Munich, c'est plus convivial que Berlin. Munich. Jamais, fait Munich. Allez, Lily a 12 ans, elle habite Marseille. Peut-elle porter plainte contre pour chantage contre sa mère? C'est important ça On parce a que... Maître Guéguet Qui ouais, est là Je me suis euh... renseigné ah, ah. Maître Guéguet Tu es donc avocat Je crois depuis 3 minutes Bonsoir <rire> ça. Effectivement On peut porter plainte Contre ses Mais parents non. Pour maltraitance psychologique Sur enfant Et le chantage en fait partie oh Mais mince ah, Après bon chantage. chantage de rangage de chambre Je ne suis pas sûr <rire> Que ça passe on juge, euh... ça, bah, pas ouais. Lili ta chambre Elle est en bordel à ce point là Non Ah si bah, bah, si, bah, si elle l'arrange tous les jours Si elle te demande de la ranger Pourquoi d'un seul coup Il faut la ranger tous les jours Tous les jours Bah je sais pas Non, mais si, y a forcément. Hein, bordel, ça ne lui a pas pris un, un, sur un coup de tête comme ça. Ou alors elle est très maniaque Bah, je sais pas. Ou elle veut vraiment pas t'emmener en vacances. Elle <rire> <y a> <rire> <tous> c'est moyens de <rire> ça. Oui, c'est ça. ça. écoute ah oui, Elle veut, veut peut-être pas t'emmener en vacances. Vous partez où en vacances Quoi T'as un problème de. Vit... Vous, vous... Vous, vous partez où en vacances Ah, bah, on ne sait pas encore. Elle m'a dit qu'elle serait la surprise. Si je rangeais ma chambre, justement. Ah ouais, c'est-à-dire ah ouais, que c'est surprise, on part, et sinon tu pars pas ou, il par, ou personne ne part Bah, c'est moi, je pars pas. Mais où <rire> Tu restes à la maison toute seule. Tirer où Bah, euh, peut-être chez une amie à eux ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire oh, oh. qu que tes parents se, se, se tireraient en vacances sans toi C'est ça. À 12 ans, quand même, no. c'est ça. Eh non, ils disent ça pour t'emmerder un Mais petit oui. peu, ma chérie, tu sais très bien qu'ils vont t'emmener. Bah, des fois, on se demande. Hein. Pourquoi T'as des frères et sœurs ou t'es la seule Ah non j'ai des frères et sœurs C'est-à-dire qu'ils partiraient avec tes frères et sœurs mais pas toi C'est ça ah, Parce que leur chambre est propre ah, ouais. Ça marche aussi pour eux là. Ah. Ah. ah donc ah, peut-être qu'en peut qu en fait. fait ils vont partir sans vous A mon avis ça sent les parents qui ont pris des vacances Dans un club libertin dans un village libertin ah, et Ils ne peuvent pas envoyer les enfants ah, C'est eux tous les jours qui mettent le bordel dans les chambres <rire> Je comprends pas, j'avais tout rangé Non, non regarde, regarde c'est le bordel, bordel. Si c'est pas rangé dans les 5 secondes Tu ne pars pas avec nous Ils t'ont pas donné du, du tout donné d'idée de où ils voulaient aller Du tout Ah ouais, c'est marrant ça bah, Elle est chelou l'histoire eh Ouais mais c'est pour t'embêter, t'as bien compris qu'ils vont t'emmener quand même Bah je sais pas Non mais c'est pas très grave de te demander de ranger ta chambre Il y a des trucs pires quoi ah Il oui. ah, faut ranger sinon c'est le bordel Ouais, mais bon, c'est gâté, quoi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais t'as capable de faire du bordel Alors. tous les jours aussi. Allez, si tu déranges pas, t'as pas besoin de ranger. Il y en a plein des, des moi, gens qui doivent ranger la chambre tous les jours. quand j'étais gamin, j'avais une chambre dans un état. Oh. Ah, tu ne pouvais plus marcher au sol, on ne voyait plus la moquette. Ah, mais ça, j'ai jamais fait horrible. ça. C'est horrible. Ah ouais, et mon, mon, père, des fois, il, mon père, il avait du mal à pousser la porte. Tu <rire> sais, tellement il tellement y avait des trucs. Et c'est quand il n'arrivait plus à pousser la porte qu'il me disait là, faut faire quelque chose. Enfin, j'entendais plutôt là, faut faire quelque chose. Et je disais, ouais, même moi. je l'instant de Je peux pas ouvrir la. Je sais plus où aller. Euh, je suis derrière, je suis coincé, papa. Et donc, j j non, ouais, c'est vrai, j'étais bordélique. Tu n'étais plus comme ça aujourd'hui euh, C'est tout l'inverse. Ah ah, non, ouais. non, non, non, non, je veux que je sois honnête. C'est clean chez toi Oui, c'est clean parce qu'il y a une dame qui le fait. Dès qu'on s'assoit sur ton canapé, Ah, tu vas pas t'asseoir sur mon canapé Ouais, C'est vrai que je suis un peu comme ça. Ah, tu ah, es, es, es, es, es, es psycho du rangement ça, maintenant. Vous savez, vous savez, ce qui me rend ouf, c'est que sur mes canapés, j'ai des plaids. Oui, les plaids, le petit truc quand tu regardes la télé, tu es en plaid. Ce qui me rend ouf, c'est quand les gens prennent un plaid. Et tu sais, il était bien plié sur le bord du canapé. Oh là là. Ils le prennent et ils l'étendent et moi je dis oh, mon plaid il est plus plié. C'est un ça peu sa fonction. Non, il faudrait moi, il faudrait que je garde le plaid plié sur moi. Et ils le mettent et généralement quand ils se relèvent, ils le laissent en il le des... laisse comme ça sur le canapé. Ah, oh, ça me lance. <rire> oh là là, et après, après mon... t'es pas maniaque. Ah là, je regarde mon plaid comme ça, je suis là, là c'est pas normal, pas... Alors je le replie. Ah, mais là, je passe, derrière, grave, je passe mais... derrière, je replie le plaid. Ah et les coussins, la raison, je remets les coussins. Mais du coup, je... tu dois être comme ça avec tes enfants aussi. Euh, je les replie aussi, oui. Fois, le... Ah ouais le matin, je les vois, je, je les trouve tout dépliés jeunes. Je C'est là que je vous replie un peu. Ouais, non, je suis devenu un peu maniaque. Un, un peu, peu maniaque. Ouais, <rire> C'est beaucoup quand même. Ouais, je suis devenu beaucoup maniaque. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Ouais, ouais. ah oui, oui t'as, un malade mental. <rire> j'ai un autre toc qui est arrivé il y a peu de temps. Waouh, oh, vous, je vous fous de ma gueule. C'est bientôt les vacances. Je vais bientôt arrêter. Vous voyez, vous aurez tout l'été pour vous foutre de moi. j'ai un grand lit. J'ai un très grand lit. Ouais. Et je me suis rendu compte que, comme je dors tout seul Je me suis rendu compte que, en fait, quand je m'endors Sur le côté gauche mm -hmm. Bah, j'ai pas de raison d'enlever de, le côté droit Tu vois, j'ai pas de raison de foutre le bordel ouais. Dans le côté droit, donc mon truc C'est de m'endormir et de passer la oh. nuit Sans endommager le côté sans, droit Et je me réveille le matin Et je regarde à côté, l'oreiller il a pas bougé Je fais, yes, et le du truc coup, il est nickel. Tu vas creuser ah, d'un côté de, de ton matelas là. Non, parce Allez, que d'après je vais de l'autre côté <rire> <du dessus. rire> Il met un poids pour équilibrer. Ah, je... ah, non, Ou des psycho, fois, je fais venir une meuf, je dis c'est juste pour que tu dormes de l'autre côté. Tu dit, me mais... touches pas. Elle me dit on fait des trucs. Non, non, non c'est juste pour que tu sois de l'autre côté équilibré. <rire> ouais, ouais, je suis un peu psycho. Lily Oui. Mon petit chat. non, écoute, je crois, que le mieux, je crois que le mieux, jusqu'aux vacances, range ta chambre. Il n'y a pas le choix. Et il a raison, Guéguette, ne dérange pas. Si t'as rangé, ne dérange bah pas. Oui. Non mais c'est même quand je dérange pas me dit va ranger la cuisine, il va ranger ci, il va ranger ça Je crois que ta mère elle a bien ouais. compris Que les vacances arrivent ouais. Et Vous partez quand en vacances Vous savez à peu près quand Euh Non Ah oui ça peut être long cette histoire ouais. Bon je te fais un gros bisou Lily, je t'embrasse fort ma chérie Gros bisou Continue de nous écouter tous les soirs d'accord Bisous ma belle, il y aura Louis Fonsi qui sera notre invité lundi, ça va être énorme. Et ce jeune homme-là, il faudrait qu'il vienne de ces quatre aussi, DJ Khaled. Oui. J'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien, écouter ça, c'est sur énergie, on est vendredi, tout roule. Moi je m'appelle Koé. il y a Stouf, il y a Gegette, il y a Pietre, il y a, il y a tout le monde, il y a Mika, il y a Aurélie, tout. We the best music. another one, DJ Khaled. Yeah, yeah at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah, I'm the one early morning in the dawn. No, you wanna ride. Don't let the only real one intimidate ya See you watching, don't run out of time now I'm the one, yeah Ooh, ooh, ooh, ooh. I'm the one ooh ooh, ooh, ooh, I'm the only one Ooh, ooh, ooh, ooh. I'm the one ooh ooh, ooh, ooh, ooh, I'm ooh, the ooh, ooh, ooh, I'm the only one Yeah, yo, yo. hey, you're looking at the truth, the money never lie, no I'm the one, yeah I'm the one, early morning in the dawn Bitch, you looking at the one I'm the best yet And yet my best is yet to come Cause I've been looking for somebody Not just any fucking body Don't make me catch a body That's for any and everybody Oh my God She hit me up all day get no response Bitch, you blow my heart That's like turning gold to bronze Roll my eyes And when she on the Molly, She a zombie She think we cladding Bonnie But it's more like Whitney Bobby God forgive me Told you And I'm a legend Straight up out the crescent Fly your bait on for the essence For the record Shoot the money. Ça à branler, Ou mention Tu te fous de ma gueule Mais mention quand même Coé hey, hey, hey, hey. 19h-22h Sur Énergie On est <rires> Parce que les cons et les jaloux Peuvent penser de nous On est des dingue, dingue, dingue. Bonne chance pour ceux dingue, qui vont passer dingue, les examens dans les semaines qui viennent Il y en a qui passent les examens et tout Ou pas dans les jours qui viennent Où tout le monde a tout passé Ah, pas d'examen dans le public, pas de. Bah, génial! Ah, non, les loser... autres révisent. Que des losers! Oh, arrêtez! <rire> ah, c'est bien, non, mais vous avez raison, il y a peut-être qu'ils sont en vacances. Bon, euh, Guillaume? Non, tu attends. veux son numéro de téléphone? On va non, gagner mais du coup. C'est pas temps ça, c'est que des magiques extraordinaires! mec Il est à fond sur la demoiselle de. T as vu Non, elle m'a dit un ouais, truc je extraordinaire. Je te laisse, il faut qu'elle te le dise. C'est La demoiselle qui a fait question pour un champion, quoi Vas-y. après, on va dire c'est de la prostitution. Donc je dis pas ça. Ah, question pour un champion de la prostitution Elle, elle m'a dit qu'en fait, c'est 3 heures assi... enfin, pour assister à l'émission. Tu veux pas, pas qu'elle le dise, elle Parce que tu le dis mal. C'est 3000 euros les 3 heures. mais Ouah, Non non. Euh, non Ah mais je veux bien y aller, la euh, question euh, pour non. un champion. On va passer la moins. C'est hallucinant. Non, c'est pas Vas-y, c'est 3000 euros pour question pour un champion. Moi, je vais pas rester 3 heures comme ça. J'aurais l'impression que chérie, mais je produis des émissions de télé, jamais hein. personne n'a probablement payé le public que je Je ne vous pas dit ce que j'ai fait. Mais tu fais ah, ça tous les jours. Tu as dit que j'étais. D'accord. dit que j'étais <rire> <rire> <rire> dans, <rire> dans l'émission. Et <rire> si on un champion, C'est sur escorttv.com. Qu'est-ce que tu as fait pour 3 000 euros Normalement, c'est des bons d'achat, des choses comme ça, tu donnes. Non, mais attends, je m'en fous des bons d'achat, Une fois, on m'a proposé 10 euros pour un bon d'achat, moi je suis parti. Mais 3000 Mais t'es payé, payé 3000 euros pour regarder question pour un un champion C'est même bah, pas écoutez, le salaire euh... d'anniversaire, surtout que c'est même pas la dotation Ouais, <rire> ouais c'est à la rousse <rire> Tu as 6 mois, t'as à la rousse <rire> Enfin Non mais t'as fait quoi là-bas Ouais, je ne peux pas le dire, bah, je dis -le. Vous dirais hors antenne ah Ou je le dis quand mais, je me place mais, ici Mais, euh, mais là, là on est hors antenne là. Mais Samuel Etienne avait un, un grand sourire ah, ouais, ouais, il, avait un content. Il, est, il était très détendu Bon écoutez on ne veut pas savoir madame. Mais Ça, si on veut on savoir, pas, si. Quoi. On va savoir On va ouais, savoir euh, Il y a un rapport avec le 5 à la suite On va trouver <rire> C'est à dire C'est à dire ouais. Alors, attention. Sarah 18 ans Va choisir un membre de l'équipe Ça va ma petite Sarah Bonjour Coé, bonjour tout le monde Salut ma puce, t'habilles tout Sarah À Péronne. Sarah de Péronne, c'est le moment de jouer oui. Épreuve de géo aujourd'hui Tu vas défier quelqu'un de l'équipe, je vais poser cinq questions D'accord Et on verra lequel des deux a les meilleures réponses Ouais. Qui tu défies de cette équipe mmh. Bah pour... Toi Ah non je peux pas, ah j'ai des questions Là ça marche pas, j'ai des questions J'ai des questions et les réponses ah ouais, Je vais, ouais. je vais être honnête avec vous Euh. Bah, je sais pas. Tu connais pas les autres <rire> Bah, si, je connais les qui autres, mais je sais pas qui joue du coup. Choisis-en un. Elle cherche le loser en fait. Le loser, vas-y. Vas vas qui peut être bien loser dans cette équipe daprès toi Qui était très mauvais à l'école Alors, bah, je sais pas du tout. Bah, faut y aller quand même. Ouais. Alors, on a euh... Pietre, on a Guéguette, on a Stouf, on a Loris. Euh... Bah, Guéguette. Tu ah. T'as tort parce ouais. qu'il est pas mauvais. Ouais, ouais. je pense ouais. qu'il est pas mauvais. Guéguette, ouais. tu sors. Parce que je vais poser les questions, je ne veux pas que tu les entendes. Vous avez vu un peu ouais. On a une technique de Il C'est vers le prof. Il y, a des mecs, il y a des mecs qui diraient on va te mettre autre chose dans le casque et ben nous on n'a pas les moyens. Tu sors. <rire> tu on gagne es du ça. temps. T'es prête ma chérie J'ai cinq questions. On y va T'es bonne, bonne, bonne en Géo T'es bonne en Euh. Non, pas trop. Ah. C'est bien comme sélection d'auditeurs. <rire> Mica, tu me l'as bien sélectionné Mais elle veut jouer, elle veut jouer. Ah, D'accord, ok. Combien d'étoiles y a-t-il sur le drapeau des états unis Ah ouais Ouais. Euh... Il y a une logique hein, dans l'histoire. Ah, mais te dis rien, toi oh ouais, C'est le nombre d'états qu'il y a, mais. Voilà, ouais. le nombre d'états, ah, déjà. Vrai, ça, je sais déjà, si c'est ça. Mais allez, alors... combien d'étoiles Allez, allez, allez, allez. 24. 24, je note 24 étoiles. <rire> Deuxième question <rire> Quelles sont hum. les trois couleurs du drapeau du Luxembourg je sais euh... qu'à part les Luxembourgeois, peu de gens le savent, euh, mais simple, ça. Si, si, si, si, ça, ça, ça va, ça quand même. Je sais pas. Alors, si, les est Luxembourgeois. Je, le je, je sais pas. Allez, allez, allez. Bah, je sais pas. Blanc, rouge, noir. Blanc, rouge, noir. Blanc, rouge, noir. Troisième question. Qui a-t-il encore un truc de drapeau ah, C'est un spécial. spécial ah, Qui a-t-il au milieu du drapeau de l'Argentine Moi, je suis nul en drapeau. Tu le sais, toi Mais non, alors je, je sais une ce une que j'ai joué à FIFA en fait. Bah oui, bon. quand tu connais le foot et tout ça un ouais. petit peu, tu les Au milieu les drapeaux. du drapeau de l'Argentine. C'est chiant les questions sur les drapeaux, ça me soule, euh, je ça je une parce que je sais pas du tout. Il y a, de y a, y a des fan clubs de drapeaux. Hein. Bah oui, c'est nul, les drapeaux ça toujours fait chier tout le monde. Trois, quatrième <rire> question. Combien de croix y a-t-il sur le drapeau anglais Sur le drapeau anglais, combien y a de croix 3. 3. Allez. Quelle est la différence entre le drapeau de la Turquie et le drapeau de la Tunisie <rire> dédicace à Mathieu Valbuena euh, Une étoile Tu réponds une étoile à chaque fois, toi, en fait. Ah, ça. À, ah, chaque réponds réponds, à chaque réponse, c'est une étoile. J'aime bien les étoiles, et du coup. Voilà. Ok, reste avec euh... nous. Je rappelle Gaguette. Gaguette vous pouvez revenir, s'il vous plaît Gaguette est chaud patate, Géguet se met dans les starting blocks. Gaguette, tu joues ton avenir, c'est ton oral, coefficient 2. <rire> Allez on y va, tu te détends tant voici la question, révisé. combien d'étoiles y a-t-il sur le drapeau des États-Unis Je sais pas. Ah bah faut dire un nombre. Hein. Ah oui. Euh, 38. 38. Ça se fait beaucoup déjà. Quelles sont les trois couleurs du drapeau du Luxembourg C'est bleu, blanc, rouge, comme la France mais inversé ah. du, du haut en bas. D'accord. Qu'y a-t-il ah. au milieu du drapeau de l'Argentine Un sombrero un, <rire> un, un, un soleil avec plein plein plein plein de, de bras. On sent qu'il a saigné FIFA lui. Avec plein de bras. <rire> Combien de croix sur le drapeau anglais Une. Une. Quelle est la différence entre le drapeau de la Turquie et le drapeau de la Tunisie Alors... Ah, euh, la vue, ça alors, Oui, mais fois. lequel est lequel la, la Turquie, pas pas le Turquie c'est tout rouge avec le, le logo. Et le, la Tunisie, c'est tout rouge avec le logo dans le fond blanc. Pour le dernier guides, Tu as raison Là où euh, Sarah nous avait dit Une étoile <rire> Combien de croix dans le drapeau anglais Elle nous a dit 3 et trois croix Sarah est-ce que tu as déjà vu le drapeau anglais D'où t'as vu qu'il y avait 3 croix Bah, je sais pas, c'est le stress peut-être. Il n'y en a qu'une. Il ne faut a pas une. confondre avec le drapeau du royaume blanc. Qu'y le... le... ouais, est... qu a-t-il au milieu du drapeau de l'Argentine Elle nous a dit une étoile. <rire> alors qu'en fait, c'est un soleil, soleil bravo. Ah, ça, j'en ouais. rien du Je savais pas hein. non plus. <rire> Quelles sont les trois tenu. couleurs du drapeau du Luxembourg Elle nous a dit blanc, rouge, noir. Alors que non, c'est rouge, blanc, bleu. Oh. Putain, Guigette, Effectivement. Cas. Et la dernière question combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau des États-Unis Là, vous avez été mauvais tous les deux. C'est le nombre d'États. Mais je sais pas combien il y en a. Eh bah, elle a dit 24, 50, tu as dit 38, c'est 55. Ouais. Et il y en a un, un qui est considéré comme le 51 ème État, mais je ne sais plus ce que c'est. Ouais, mais il n'est pas dans le drapeau. Mais il n'est pas dans le drapeau. Non, mais il a y a pas le droit. Y a une histoire de 51 ème État, donc c'est moyen de vous en Oh là là. Eh bien, gay gay Ça va rentrer dans le fan club des drapeaux. Ça va, <rire> T'as oui. pas la moyenne Tu m'amènes tes parents Ton carnet de correspondance Et je te mettrai quand même une étoile D'accord à bientôt <rire> Gros bisous ma Sarah. Je t'embrasse fort Reste avec nous On a vous tous au téléphone On aura le super jeu dans un instant Ça va être un bon moment encore Restez là Je m'appelle Koé. On est sur énergie Tout va bien T'es en vacances avec Feder et Jason Derouleau grâce à la phrase énergie. C'est Jason Derulo. Ma radio, c'est énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie ou sur energy.fr. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase énergie. La radio pour l'été, c'est énergie. Surtout, retenez-la bien, cette phrase vous permet de partir voir Feder en Corse ou Jason Derouleau à Marbella avec énergie. C'est tout nouveau. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase énergie.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 Toyota. Offre aux particuliers au particulier jusqu'au 30 juin en location longue durée, 37 mois, 30 000 km, premier loyer, 2200 euros. Sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. Leclerc. Ça, c'est un bon plan, chez Leclerc. La valise avec 4 roulettes, ultra légère, résistante au choc et acceptée en cabine par toutes les compagnies aériennes, est à 29,90 euros. Du 13 au 24 juin, le très bon plan Leclerc, c'est la valise aériale à roulettes à 29,90 euros. Une valise comme ça, à ce prix-là, c'est que chez Leclerc. Le phénomène mondial revient. 50 nuances plus sombres en DVD et Blu-ray Qu'est-ce que tu veux, Anastasia Je te veux, toi Cette fois-ci, il n'y a plus aucune règle, plus aucun secret Tourne-toi 50 nuances plus sombres en DVD et Blu-ray, édition spéciale Just stop your crying, it's a sign of the times Welcome to the final show Hope you're wearing your best clothes C'est le moment du super jeu ouais. ou pas? Ouais! Est-ce que je peux faire mon truc euh, qui explique pourquoi c'est bon de péter pour la santé ou pas? Allez, bah vas-y. Bah que... attends que Pietre revienne, ouais, Pietre. Ah, ouais, ça le concerne. Pietre, excuse-moi, pour une fois qu'il y a une info qui te concerne, tu peux rentrer. Est... Il est où? Il est là. Oui, il croit qu'on fait le jeu ou je ça. Je suis Comment? faire naquer par de 20 centimes par la machine. Ça te ah, dérange pas qu'on fasse l'émission Putain, 20 centimes. Tout ça Tout pour ça des pour petits gâteaux. Des j'ai des gâteaux Pour gerber. Pour les gerber. Des biscuits sésame hey, Ça va, on peut continuer l'émission ouais, je savais pas qu'on reprendre hey. hey. aussi vite. Papa, il a ses petits gerblés, on ouais, peut y Ça aller. va. Ça va, tu veux une tisane ouais, pas pas Oui, je veux bien. Bon, il y a un truc dans le journal. Les 7 bonnes raisons de péter librement. Ah Premièrement, c'est un signal d'alerte à de nombreux problèmes de santé. Une fréquence élevée ou des douleurs inhabituelles peuvent être des signes d'une maladie grave. Mmh. 2. diminution du ballonnement. Bah oui, si vous êtes ballonné, il oui. n'y a oui. pas de secret, si l'air oui. s'échappe, c'est que c'est que vous serez mieux. La puanteur est bonne pour la santé. <rire> le sulfure d'hydrogène qu'il y a dans nos pets protège nos ah. cellules et prévient des maladies cardiovasculaires. Ah, c'est bien C'est grâce à ça qu'il y a l'odeur d'œuf pourri, c'est le sulfure d'hydrogène. C'est ça ouais, qu'on ouais. jette en fait. Dans la voiture, il ne faut pas ouvrir la fenêtre. Jamais, faire. jamais, il faut garder. <rire> ah, c'est bon, je, je ne faut pas de crise cardiaque. <rire> voilà. Cela vous aide à choisir une bonne alimentation. En gros, si vous ne pétez jamais, ouais. si vous ne mangez pas assez de fibres. Ouais, c'est ça. D'accord Les fibres qu ils qu ils sont, Voilà, en gros, il faut quand même péter un petit peu, sinon ce n'est pas bon. Les pés sont le signe d'une flore intestinale saine. Ouais Se retenir cause des maux de ventre Et enfin Faire un pétou Soulage le mental Car le sentiment de soulagement Et de bien être après Je ne l'invente pas Joue sur votre morale Et aide à relâcher la pression psychologique Et bien je voudrais dire Et je voudrais célébrer Piètre qui va donc dans cette équipe Vivre jusqu'à 120 ans Parce que toi tu... Je vais tous vous enterrer. C'est donc globalement super bon mais pour la santé. J'arrête pas de vous le dire. Non, mais ah, c'est surtout, surtout que c'est naturel. Regardez les animaux dans la vraie vie, le font. Ils Le font, ouais. ils oui, ils... Pas, ils le font le, parce que c'est oui. naturel. C'est nous qui avons mis un truc en disant c'est pas naturel. Et il n'y a pas si longtemps que ça, si vous remontez de 100 ou 200 ans, c'était normal de péter à table et c'était un truc normal. Péter roter c'était un truc qui était normal. Je pense que c'est l'odeur qui a commencé à foutre la, la, la merde dans l'histoire Oui, mais comme en il fait, y a 200 ans, il puait globalement très très fort. Ouais, ouais. Il il le p pour eux, c'était de notre Cologne. Ouais. Les mecs qui pétaient. Chanel. Oui. Non, Chanel Non, non, non, <rire> sulfure d'hydrogène oh J'adore ce parfum Mehdi, il a 28 ans, il habite Saint-Chamond. Ça va Mehdi Mehdi, il y a un problème, j'ai l'impression que personne ne m'entend quand je parle J'ai l'impression que Guillaume Ça va Mehdi Ça va et toi Je te parle de mon petit stagiaire, il est mignoté C'est vrai que quand il parle, personne ne l'écoute, c'est ouf ce mec C'est assez incroyable, hein. le mec il parle, il dit Bon alors après, vous allez donc taper des mains Tu rigoles ou quoi Oh, oh, oh, très, On très, très, très bel argument! Ah, c'est rigolo cool, ou quoi? <rire> mais attends, il y a une super ambiance à chaque fois. Je, je mets du mien, je fais des super briefs, ça dure 10 minutes. à chaque fois, je demande s'il y a des questions, etc. Bah, mais là, tu On vois déjà rien que là, c'est chiant. Chiant en fait. je t'écoute plus, moi, j'ai zappé <rire> On s'en bat les couilles! <rire> <rire> ok, d'accord, très bien. <rire> les tu veux jouer à ça, comment? <rire> On s'en bat les couilles! Okay, <rire> Mehdi, 28 ans, oui, ton -moi. Ton à, Chamon, à qui tu vas piéger pour le super jeu, mec? Eh ben, j'aimerais bien piéger mon pote. Comment s'appelle ton pote Il s'appelle Anthony Dit Tony. D'accord. Tu nous as dit, rapport à ce qu'on disait, ça va au aucun... Tu nous as dit Tony pète plus haut qu'il a le cul. <rire> ouais. Exactement. Tu nous as dit c'est une grande gueule qui se donne une image. Exactement aussi. Il vend tout et n'importe quoi, souvent des trucs tombés du camion. Ah. Ouais, c'est ça, ouais. Pas bien. D'accord. Et en gros, si tu lui dis que les flics. Et des, des fois, il les met même sur le bon coin. Oh. C'est sérieux Ouais, ah non, bah ça t as t as sert à ça le bon coin faut arrêter moi je crois euh... que le bon coin il y a 80% d'araignées de, de, de trucs euh, ouais, tomber les camions c est c est c est dessus, il y a, y a beaucoup de mecs qui vendent des trucs qui sont pas vraiment à eux à la base en fait bah oui ouais c'est bah lui en fait partie genre il a des bons plans sur quoi parce que qui ont été lancés on est lancé autant savoir il a des bons plans sur quoi il est ouais il va te mettre bon c'est c'est de la contrebande je sais pas si on va de le dédier de même temps c'est ça tomber du camion non non non tomber du camion ça peut être des vrais appareils mais c'est des trucs volés oui il y a des vrais mais La plupart il y a du temps, des tu il y a entre guillemets euh, des déco en, en, en, en, en Asie. Là-bas, ils te ramènent des faux calefonds et compagnie. Et ils les il mettent sur bon coin normal. C'est contrefaçon, alors, c'est pas contrefaçon. Du timing climb et, euh, bon, et ça, du buton. Ça, ça se vend bien, des fois ça marche. Oui. Hein, mais mais c'est interdit, c'est bon, bon, moche. C'est un de la merde. Voici ouais, les 5 phrases un... que tu vas lui dire, Mehdi. Tu vas lui dire que les flics sont débarqués chez toi et que tu as tout balancé. Voici la première phrase Les voisins ont grillé des va-et-vient chez moi, les flics sont venus. Je t'ai balancé direct pour des trucs tombés du camion, t'es dans la merde. C'est ouais. ton business, moi je te connais pas. Ouais. Si tu veux que je te couvre, ça va te coûter cher, mec. 2000 euros, sinon tu te démerdes. Et la dernière, <rire> t'es qu'un petit de la de mes couilles. Elle est belle celle-là, elle est belle, belles, On le fait tout de suite ou après Attends, allez, okay. Ne bouge pas, t'as le temps. Après, maître Gibbs. Ça va, c'est bien, maître Gibbs. J'aime bien. Ne bouge pas, Médi. Ne bouge pas. Ça va être à toi dans un instant, mon gars. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Vous allez commencer à vous détendre, sauf pour ceux qui passent le bac, le brevet. Vous allez commencer à flipper un petit peu, vous verrez. Ça va aller. Et si on changeait de vie, ferme les yeux oublie Si on devenait naissance c'était dit, ça vaut tout l'or du monde Et si on allait sur une île, ou sur une planète virile Peu importe le prix, ça nous rendra plus fort Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines Je ferai de même en prenant toutes les tiennes Je serai fidèle, fidèle, fidèle, fidèle On s'est construit un empire qui nous ressemble vraiment. Et dire qu'on pensait être libre, sans même tourner les pas, Julie. Quand quoi est possible on a figé le temps. Tu prendras toutes mes gênes et toutes mes peines. Je ferai de même encore. Avant que tout s'éteigne 5 phrases que tu vas dire à ton pote Tony vas-y mon gars dernier super jeu de la semaine il y a quoi à gagner s'il est bon une PS4 Pro ah c'est bien ça oui qu'est-ce qu'il y a de plus la PS4 Pro c'est la mémoire c'est quoi c'est le la le... qualité que... je les 4K le... ouais, ouais. Elle est 4K On lui a demandé au-delà de ses compétences là. Parce que là, on vient de lui dire allez 4K, elle t'a regardé, elle dit ⁇ Ouais, je ne comprends pas du tout ⁇ Quand tu lui aurais dit ⁇ Elle est en stéréo ⁇ j'aurais dit ⁇ Ouais, elle est en stéréo ⁇ Elle est peu. Elle est fine, non Elle résiste aux bombes nucléaires. Mehdi, T'as 28 ans Mehdi Vas-y, redis-moi les 5 phrases pour ton pote. Alors... Je t'ai balancé... Non, les voisins ont tes va-et-vient chez moi, les flics sont venus. Et faut pas rigoler, hein, quand tu feras tout à l'heure. Attention, c'est en mode... mode, mode Vas-y, ouais. Ok, continue. Je t'ai balancé direct pour, pour les trucs tombés du camion. T'es ah dans ouais. la merde. Ouais, après... C'est ton, ton business. Moi, je te connais pas. Si tu veux que je te couvre, ça va te coûter cher. 2000 euros. Sinon, t'es dans la merde. Et t'es qu'un délinquant de... De mes couilles, c'est ça Eh bien, voilà, tout, ça, oui. oui, tout à fait, c'est ça, couilles, avec oui. un ton un petit peu plus naturel, on est parti, on est parti. Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, avec tout euh, à fait, on ouais, est ouais, parti, ouais. on appelle Tony, ah, tout à fait. Explicite. Absolument, plus explicite au niveau du contenu de la matière <rire> verbale, bien sûr. Absolument. <rire> Allô Allô Allô, Tony Ouais Allô, Allô, Tony, tu m'entends Emilie ça va Ouais je vais bien et toi Ouais ça va tranquille et ça fout Tu là je suis en train de monter un, un, un sarronisé musée là, sur la terrasse là avec mon père là. et toi Ouais euh, bah rien je suis En fait on est dans la merde frérot Qu'est-ce que toi Comment ah, Bah écoute si je me permets de t'appeler frérot c'est qu'en fait euh, T'as vu les lots que t'as posé à la maison Tu sais les lots de sac et compagnie J'ai pas le téléphone, T'élo, mais t'es niqué, toi. Ouais, bah, non, non, mais non, mais t'inquiète, je pense que ça va le faire. Ah, je, oh, je t'entends mal, là. T'es sur écoute ou quoi Allô Barre-toi de là, toi, t'es sur écoute, t'es es sur écoute, ouais. es sur -écoute. Ben... Tu vois les lots que t'as posés de sac à main et ben, avec... ouais. À cause de tout tes va-et-vient, les voisins, ils t'ont grillé, les flics qui sont venus à la maison, et ils ont tout pris. Comment ils ont tout pris qui, qui est qui ils, ont ont pris, euh... ils sont venus ils ont fait une descente à la maison ils ont tout pris tu sérieux là ou pas tu me fais rire toi T'es tu... oh, oh, es sérieux tu veux une carotte mais non sérieux tu veux une carotte mais je veux pas de carotte tu rigoles ou quoi tu as, convo... as reçu une convo, tu vas recevoir une convocation toi ton prix, ils t'ont pris emmené toi ou quoi c'est quand c'était quand bah ouais ils m'ont convoqué mais, mais moi j'en sais c'était quand quoi c'était quand C'est la descente, c'était ce matin. les sacs, toi, avant-hier, tu viens, tu me poses trois sacs, un sac poubelle à la maison, euh, quatre potes, ils viennent à la maison, attends, tu crois quoi T'as cru que c'était un moulin chez moi Mais qu'est-ce que t'as l'air J'étais d'accord ou non J'étais d'accord pour, pour les avoir à la tu maison la Et bah alors, qu'est-ce que tu la ramènes Et maintenant, je fais comment avec la cam Je fais comment ah alors, Toi, toi, toi c'est la cam qui t'importe et tu vas recevoir une hein je t'ai balancé direct. Hein. Ouais mais moi derrière oh, je fais euh... quoi Moi derrière celui qui m'a fourni, je fais comment Derrière, on oh, va pour le payé maintenant. Je fais comment C'est direct pour tous les trucs qui euh, tombés du camion. T'es dans la merde, moi je te le dis. C'est toi, toi qui m'as. Pourquoi ils ont ton. Il y a pas quoi dit, attends, tu me rigoles, tu rigoles, tu suis chez moi, je suis posé, tu m'appelles, tu me dis j'ai trois sacs à poser, tu vas gratter un peu dessus, je te dis, il n'y a pas de problème. Mais tu poses les sacs à la maison, tu fais des va et valiniens. Et la oh, merde, c'est tout le qui te la tu te la racks, t'es sérieux là. Mais tu veux que j'y fasse quoi, moi J'y suis pourquoi, moi Ah, tu te débrouilleras ah ouais, avec ben, en le je... Vas-y, ferme ta gueule. C'est toi qui m'as cramé, en fait. C'est pour ça que t'es pas regardable là. Moi, je suis pas C'est pas regardable. Parce que, en pas parce que tu m'appelles à, tu... tu... à la loi, c'est tout. C'est toi qui vas recevoir la question. Comment, tu m'appelles à la loi Mais rappelle à la loi. Écoute, c'est ton business. Chez toi, là. Moi, Moi je, je te connais pas. Ferme ta gueule. C'est chez toi. Comment tu me connais pas connais pas Mais comment, je te, comment, comment pas, te mais on, je te connais pas Je, je te connais oh, pas à partir d'aujourd'hui là, c'est mon dernier appel. Je t'appelle, je peux dire quoi, clairement tu sais quoi quoi oh, oh, Écoute, écoute, écoute tu ah, merde Ferme ton cul. Ton cul. Oh, je suis chez Majorc je suis chez Mayork, Je peux pas parler fort parce qu'ils vont m'entendre. Je vais venir chez toi maintenant là, je vais t'inquiéter ta mère. Tu m'as que... crié moi ils ils Moi tu m'as crié. Je t'ai balancé, ils ont ton nom, ton adresse, ils ont tout. J'y peux rien, moi. Je suis désolé. Tu vas envoyer les decks, tu vois quatre camions de CRS arriver à la maison. Tu vas envoyer les decks chez mes parents Chez mes parents Mais t'es un fou toi, mais t'es un malade Mais tu voulais que je fasse quoi Mais t'es un malade, mais je fasse mais t'es un malade Mais nique ta mère, t'es un malade T'es un malade, mes parents, mais ils vont... Oh, t'es fou, mais t'es niqué, t'es un malade Attends, écoute, écoute, écoute-moi, écoute-moi. Y a moyen quoi Y a moyen, écoute, on va essayer d'arranger les choses. Si tu veux que je te couvre, ça va te couper un peu d'argent. Tu m'as cramé, fils de pute Tu m'as cramé, Mais comment Écoute, si comment si tu veux que je te couvre, je peux reprendre sur mes cochettes t'inquiète pas, mais ça va te coûter 2000, 2000 euros, je m'en bats les coups, tu t'émerdes. 2000 euros, mais tu m'as pris pour, une, pour un tapin de terrache ou quoi ah, Tu crois que 2000 euros, je sors comme ça J'ai besoin de plus, moi, maintenant, pour payer les, les, les, les, les, la les marchandise Et toi, t'es train de me dire Attends, 2000 euros Tu te sur tes cochettes un... Je vais te les casser tu tes, tes cotettes PD, Tu préfères avoir un souci avec la justice ou avoir un souci avec le mec qui t'a vendu la cam Je suis cramé de toute façon. Là, je suis cramé. Tu m'as poucave. Tu m'as poucave. Ils ont mon oui. blaze et tout. Machin adresse. J'vais venir. T'as toujours été un brisé, petit pédé, va, es espèce de salope. Là. Jamais j'aurais dû faire ça avec toi. Façon, jamais. T'as toujours été un petit délinquant de mes couilles. T'as toujours pété pour ton cul. Ah, tu crois non, que Tu vas. De... Je sais pas quoi. Ah, en plus, j'ai fais le téléphone. téléphone. ta gueule. Écoute-moi, écoute-moi, Tony. Écoute-moi. Voilà, je te parle. Écoute. Et je suis à côté du commissariat, je suis désolé. C'est encore pire que ce que tu crois. En plus d'avoir ton nom, ton adresse, ils m'ont obligé à t'appeler. T'es avec eux là Là, t'étais avec eux là, là avec Malheureusement, là. ouais, j'étais obli obligé, ouais. J'étais obligé, attends, ils trouvent 5 ouais, sacs poubelles ouais. Louis Vuitton. Alors, tu sais quoi C'est tu sais quoi C'est tu sais quoi Il de, y, y, y, y, y avait combien de faux sacs, monsieur, alors C'est qui, là, derrière, là C'est la police, monsieur. Il y avait combien de faux sacs vous avez, vous avez demandé à votre ami combien il y avait de faux sacs alors Non mais c'est pas vrai, c'est un, un mytho, c'est lui, là vous il va me mettre dans dit, Attendez, attendez, je prends le téléphone, allô Ouais. Oui, bonjour monsieur. Donc euh, combien de bonjour. faux sacs Il m'a dit qu'il y en avait sept Mais c'est pas moi, j'ai rien à voir avec tout ça, moi c'est lui là. C'est ses histoires à lui, monsieur il, a dit quoi, qu il a, monsieur il avait dit qu'il y en avait sept, monsieur sept faux, sept faux sacs. Ouais pour ce jour de la semaine mais il est nickel ou quoi Mais c'est quoi ton délire là Oui. C'est une blague de monsieur, monsieur, je l'ai fait. Monsieur, monsieur, monsieur. Il les a posés hier. Il les a posés hier, comment il y en avait monsieur Ouais Oh, ça existe depuis, c'est vraiment que le serial. Putain de ta mère. Attendez monsieur, oh monsieur, calmez-vous. Une vingtaine de sacs. Une vingtaine de sacs. Une vingtaine, là, de, oh, sacs. Ouais, une vingtaine, une vingtaine de sacs. Tony, oui. Une vingtaine, ah ouais, vingtaine de sacs. Monsieur Tony, une vingtaine de sacs. Je peux même vous en faire maroquinier, maroquinier, maroquinier. maroquinier. Monsieur, vous n'êtes pas maroquinier, je demande à votre ami. Il est maroquinier, votre ami, monsieur Euh. Oui, mais mais c'est quoi vois, ton me... délire, là Je pense. Ah, je ne sais pas d'où les a sortis, ces sacs. Ce n'est pas les miens. Sale menteur, là. Putain, monsieur, de monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Il m'a dit 20 sacs. 20 sacs Ouais. 50 aussi, 50. 50 sacs. Alors, je note 50 sacs. 55. mais attendez, mais oh, c'est une blague ou quoi C'est quoi ton délire, là Monsieur, oh, oh, monsieur, monsieur, calmez-vous. Oh, vous pouvez monsieur, le repasser, s'il vous plaît vous monsieur, monsieur, me le Attendez deux secondes, déjà, vous vous calmez. Non, mais moi, ouais, je suis calme, monsieur. Là, non, en... vous n'êtes pas calme, monsieur. On passe de 20 sacs à 50 sacs. Je note 50 sacs. Mais c'était ironique, mais arrêtez-vous, vous, vous mais aussi. Combien y euh, combien en, en avait, monsieur Mais y avait, moi, j'en avais un zéro. C'est lui, apparemment. Non, attendez, je vais vous monsieur, Combien y avait de sacs, monsieur euh, a, a, bah, Je vous le dis, il y en avait une vingtaine à peu près. Je ne sais pas, je ne sais pas monsieur, les a posés, je ne les ai pas vus, moi. J'ai vu les les téléphones portables, c'est lui aussi. Arrêtez-vous là Les téléphones portables, c'est lui aussi les téléphones portables. Passez-moi mon collègue là. Oui, oui. pas Passez-moi. Oh. Attendez, passé, je, vais, je vais lui demander. Le monsieur, les téléphones portables, c'est vous aussi alors Quoi Il, il m'a dit qu'il y avait... Mais sérieusement, vous voulez pas mettre aussi Combien de téléphones portables, monsieur Ah, vous voulez pas Il y en avait quatre de la Bastille, dos Combien Combien y avait de téléphones portables Il y en avait quatre, monsieur. Quatre téléphones portables, je note. Quatre téléphones portables. Téléphone Non bon. mais, oh, mais arrêtez Arrêtez vous là Sérieusement Je vous repasse quoi, votre, votre ami premier, monsieur, monsieur je vous repasse oh, votre allô. ami Allô Allô oh, oh. on ne pas dans la merde T'es en train de me mettre dans, dans la non, merde Comment Mais, mais, mais t'es sérieux en plus ah, tu... Oh, écoute, écoute, tu rentres à quelle heure chez toi Tu rentres dans, dans combien de temps chez toi Mais je euh, Ah, écoute, je vais. Bon, franchement, je vais demander une garde rapprochée, là. Attends, tu me fais flipper toi. Une ah, garde rapprochée, rapprochée. je sais ah, quoi vas-y, là. Va... T'inquiète, là, Le chien, oh, le chien, monsieur. On va te voir un café. C'est quoi ton délire, là Monsieur le chien, il devient fou, il détecte de la drogue, monsieur. Ouais, mais le chien, ne mord pas à travers téléphone. Arrêtez-vous, là. Monsieur Mehdi, il détecte de la drogue aussi, là. C'est lui aussi Le cannabis, oui, c'est lui. Ah, d'accord, je note alors. Ah, mais arrête, mais je le fais même pas, mais qu'est-ce que tu racontes, là Monsieur le cannabis, c'est vous aussi, monsieur Mais non, mais non, mais non, mais non Alors, il reconnaît l'effet, le cannabis, donc. Eh, oh, mais lui, monsieur, pas monsieur, c'est monsieur, c'est Calmez-vous, ça sent le cannabis, monsieur, le chien, il devient fou, hein tout ça, c'est en train de me mettre tout ça en tout, je vais avoir des problèmes. Eh ben, je vais en avoir des vrais, tu sais quoi, regarde, menace de mort. Monsieur euh, Calmez-vous monsieur, monsieur Calmez-vous Ouais mais bah, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur Calmez-vous Monsieur écoutez monsieur je suis d'apolice monsieur non, Monsieur calmez, monsieur Calmez-vous écoutez même le chien ouais. il devient fou écoutez Voilà vous voyez c'est pas normal pour un chien <rire> ça monsieur. Ah, il a enroulé, votre chien non il est pas enroulé, vous vous voyez, votre chien. Un, chien un chien qui détecte de la drogue et qui fait ça c'est qu'il y a un truc ouais, qui Ouais non mais c'est un bébé votre chien il a Parkinson votre chien vous l'avez déréglé. Oh mais dis, c'est quoi Monsieur, regarde écoute bien écoute bien c'est pas Tony Tony Tony Tony Tony monsieur Tony monsieur Tony pas de monsieur Tony je Entends te bien te te ce que je te dis, je vais te monter en l'air. Monsieur Assisez Tony, écoutez-moi Monsieur Tony, c'est la police qui vous parle. Monsieur Et Tony. alors, mais je m'en fous de la police. Mais c'est quoi ce délire, là C'est quoi, on dirait que vous êtes complice avec lui Vous faites des business avec lui, là Vous croyez que vous me mettez des trucs sur le dos Mais vous me prenez pour qui Monsieur, attention, là, vous allez très monsieur frage, là, monsieur. Là, il y a où craque yeah. Parce que si, si qui plus est, non moins des outres, vous êtes ouais. euh, d'accord c'est ouais, aller loin, ça. Attendez, mais vous êtes de quel commissariat, là Quel commissariat Euh, quel commissariat On est pas loin. Est pas loin. Ah, Le commissariat n'est pas loin, c'est un petit village. saint, saint, Chambour, saint, Chambour, saint Chambour. étienne tout à fait, oui. C'est à côté de Saint-Chamond. Oui. Saint Bah bah, ah ouais, vous allez faire quoi vous allez, mar... vous allez venir m'interpeller Vous allez venir ah, m'arrêter bon, Je ne sais pas ça. Dès que le chien se remet, on intervient. Ah, ça, pas aller, bah, arrêtez de me prendre voilà, pour ça, un il est, voilà, Ça, il est déréglé. Donc, voilà, euh, là, là, Il est en train de manger des graines. Là, ouais, Je ne euh, sais pas ce qu'il fait. De oh, oh, saint oh, oh, à... à Lyon, vous en monsieur, pour monsieur, bon, bien. Monsieur, monsieur, monsieur, ça pour un Rottweiler, ce c'est pas normal. monsieur. Comment voulez-vous être crédible avec un chien qui fait ça Écoutez, écoutez, là, ça vous fait rire. Moi, Ça ne me fait pas rire. Il a dû se les coincer dans la fermeture d'un sac. Monsieur, écoutez-moi bien. Oulà, doux ancrage, monsieur. la Non bon, mais c'est bon, vas-y, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire. Monsieur, excusez-moi bien, le, monsieur. Non, tu me le passes. Non, le tutoiage c'est interdit. Le tutoiage, on n'a pas droit. Monsieur, passez, allez, écoutez-moi. Si, oh. si moi je vous, si moi je vous vous vois, vous, vous, vous, vous, vous n'avez pas le droit de me tutoyer. D'accord, ça c'est une base de respect. Vois je moi et je te tutoie. monsieur. Bon <rire> monsieur, <rire> monsieur, c'est le respect, d'accord ouais. Mais non, mais respect, moi je respectais respect depuis tout à l'heure Moi je dis. Mais va chier, va te faire foutre. Oh, enfin, Ah, ah, on voit le chien, nous hein. Le eh, chien, oh, oh. eh. il dit que non C'est qui derrière, en plus, qui rigole encore derrière ah, C'est le commissariat, qui, monsieur, c'est la, la détente oh, du vendredi, monsieur, c'est la rigolade. Hein. Hein. La fin de semaine. Fin de semaine, eh, c'est la détente. Est vous, est camé, là, on est tombé sur un gros larcin, là, ça sent le margoulin de l'année, là. Là, c'est... Le quoi, ça sent le quoi Le margoulin, monsieur, vous êtes un margoulin, alors pour nous, hop, champagne Eh, margoulin, ça sert un boum Monsieur, ça y est, heureux Hop là, Hop là raison. Allez, merci Michel ah, allez. Ouais, dites, euh, dites à mon pote que ça va faire le même bruit quand je vais lui péter le cul Dis-tu bien dites tu bien Dites tu bien dites tu bien Parce que, que, bien. que, que, vous que vous lui, ça croyez... va pas s'arrêter de couler comme la bouteille vous... La bouteille, il y a un moment, elle se vide. Vous, faire... vous croyez vraiment que ça fait, fait ce bruit-là Eh <rire> bien, euh, ça doit être très, très étrange ça Vous bon, j'avais faire Tony, Tony, arrêtez les insultes Tony, c'est fini Arrêtons, s'il vous plaît Il Champagne <rire> ouais, tu vas pas. Hein. Le rappelle, hein. On le rappelle. Ouais, on le rappelle. Ouais, il va vraiment. Ouais, là, là. En fait, non, là. le pire c'était fait, fesses elles vont faire. Un... C'est quoi Je vais y aller Calme-toi, Tony. là Tony, calme-toi. Calme Tony. Tony, calme, il est ouf. <rire> Tony, je m'appelle Coé. Tony, toi, tu écoutes je vais y... Tony. Non, mais je vais y aller maintenant. C'est Coé Tony, y aller je vais Tony, c'est Coé Je m'appelle Coé. Ah ben non mais attends Ah oui Enfin pardon, pardon, pardon <rire> c'est une connerie ou c'est pas l'enfant en oui. fait oui. Quoi, là Tony, c'est une connerie C'est une connerie, on est sur énergie Attends, On est sur énergie On est sur énergie C'est pas blague. Qu'est-ce que j'aurais aimé être de la police des fois pour dire Alors ah, Et on a un truc. pas faire un truc de parcours. on On reparlera un jour de ce sac à main, mais ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. On n'est pas là pour ça, nous. Évidemment que c'est pas vrai. Et vous gagnez une PlayStation Pro, tombez du camion. Cascade. C'est une restée mais Parce qu'une fois j'ai eu. J'ai fait des. Oui, oui, des enchères. Une fois j'ai fait des enchères et tout, et j'étais sur eBay, j'ai eu que des trucs comme ça. Bien sûr, te prends pas la tête. La PlayStation Pro. Oui. Allez, bisous, Les deux. Inscrivez-vous pour les prochains. Il reste 15 jours de super jeu. Les deux dernières, semaines après, c'est fini. Coëténergie.com pour envoyer ça. Tout de suite, on revient. Si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas gagner. Vous êtes le fugitif énergie C'est vous le fugitif énergie Vous êtes le fugitif énergie Un fugitif, une question. Trouvez-le, posez-lui la question et gagnez. Et gagnez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 tous responsables. Gagnez votre super séance énergie pour le film événement de cet été Transformers The Last Night C'est né comme une légende, la plus grande de toutes. Connectez-vous dès maintenant sur energie.fr et gagnez dans votre ville une projection privée du film en avant première juste pour vous et vos amis Transformers The Last Night au cinéma le 28 juin avec énergie It's music only Leclerc ouais.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 Chez vous à la maison Et que vous êtes en pleine forme Dans un instant Il y aura Luc Ça va Luc Salut Koé, Salut tout le monde Salut Alors, mon Luc toi Ouais super Il me dit salut l'équipe Comment ça va Je t'écris J'ai un gros souci Même si moi Je trouve pas que ça en est un Mais voilà. mes potes Ma mère et mon entourage Ne comprennent pas mon comportement J'ai 36 ans Et je suis toujours un gamin dans ma tête. J'ai l'impression que je ne serai jamais adulte. C'est un petit peu l'histoire de ma vie, on en parle dans ah un oui. instant, euh, Mais Luc, d'accord Pas de soucis. Ne bouge pas, mon gars, soeur Estal Oui. Mercredi, elle sera notre invité Tal. Damir. Si vous êtes fan d'Atal et Damir, à mon avis, on va refuser du public. Euh, c'est full déjà. Ah, c'est full Ouais. Pff. Même moi, je ne pourrais pas venir. Non pas non. Enfin non plus. Bah, <rire> <rire> eh c'est pas grave, ok, c'est le public qui <rire> l'émission à notre place, hein, autorisation. Oh là là, pas grave, je ne viendrai pas, je resterai chez moi, j'écouterai. Dans la nuit me vient, souvent me vient, cette mélodie. Zo.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 Sortez votre langue et... Vous avez le Koei Style. Existe aussi en version, sans la langue et le regard au-dessus des lunettes. Koei hey, hey, hey. 19h, 22h, oui, sur Énergie. On est tous là sur Énergie, personne n'a fait applaudir le public, c'est bon. <rire> oui. Non, mais sais quoi, Guillaume il est dans le couloir, il est là. Je veux pas aller travailler, je préférerais me à l'ombre des cocotiers. Ouais, pas aller Et ils sont tellement public du coup que du coup, si Guillaume il est pas là, ils vont rien faire. En fait, ouais. Vous me regardez, moi C'est le chef d'orchestre. Eh hey, Guillaume, Guillaume, Guillaume, Guillaume, Guillaume. Et ça va pas toi aujourd'hui, hein Qu'est-ce qu'il Je préférerais me où là pendant la reprise Tu allais inventer un coca à Lissandro D'accord, c'est oui. génial parce que c'est voilà. pas se prendre un coca tout seul. Non, mais comment il arrive... fait sans toi, Lissandro Il est desséché comme un petit raisin il, un un <rire> petit genou, Il a 17 ans. Voilà. Oh, il a 17 prendre... ans, tu ouais. sais pas prendre t es... T es... T es un sous dans la machine. Mais je à dire ans, que es... c'est moi qui l'ai payé. <rire> a 17 ans, t'es trop con pour te prendre un coca. coca quoi. Allez, on a fait un bisou à Luc. Luc, il a 36 ans, tout le monde le traite de gamin. Ça va, Luc Ça va toi Ça va bien. C'est vrai que t'as pas déjà la voix de 36 ans, t'es une voix de jeune Bah, J'ai 36 ans. Et le look, c'est quoi À quoi tu ressembles Là, tout de suite, là. Là, j'ai un short. Avec un t-shirt rose. Rose. Ouais. Mais quand tu t'habilles normalement, c'est quoi, petit blouson, c'est quoi, c'est comme un jeans. Ben normalement, ouais, j'ai un jean, puis je veux toujours des t-shirts. Bon, j'ai les jeans. On dit toujours j'ai les jeans un peu troués, mais bon, ça se bien en ce moment. Moi aussi, j'ai des jeans troués. J'ai 29 ans. C'est pas là-dessus en plus, parce que tu peux jouer, c'est plus sur le comportement en fait. Ouais, non, en fait, c'est sur le comportement, c'est-à-dire dans le sens que euh, moi, je m'amuse. Voilà, J'ai 36 ans, moi, mes potes, ils ont tous entre 18 et 22 ans. Je suis dans le ah même délire. Ouais. Ah oui. Dès, dès qu'il y a un teuf à faire, laisse-moi te, ouais. hey, laisse te, <rire> ouais, laisse te dire que Luc, il est là. Laisse-moi te dire que Luc, c'est pas le dernier voilà. pour la teuf. Dès qu'il y a Bibi, Bibi, c est c est Bibi, un concours de spinner, je suis là aussi. <rire> voilà. euh, bon, Luco, il faut pas le chauffer, il est là, il fait la fête. C'est pas le dernier pour ouais, la rigolade, là, hein. attention. Hein. Mais avoir des amis qui ont 18-22 ans, c'est pas une petite différence d'âge quand même Double. Ouais, mais d'un autre côté, moi je suis dans le même délire et puis on s'adore. Enfin, on se kiffe. Plus rencontres au foot. Et franchement, c'est les super potes. D'accord, mais au niveau des nanas, <rire> tu aimes bien les filles de quel âge C'est rigolus Ah, ben moi j'aime les filles de tous les âges, moi. mais ah, ah, Le souci, c'est que voilà, mais moi je m'amuse. Et c'est ça le souci. C'est-à-dire que quand je m'amuse avec les filles. Il n'y a, y a, y a, y a, y a pas une fille qui vient dire Ouais, j'ai une relation sérieuse. Il voilà, a pas. Non, non, non, il n'y a pas. <rire> moi, je veux m'amuser. Voilà. Et, et mes potes, qui sont un peu plus âgés, c'est que voilà, mon frère notamment, qui a eu, il a 40. Eh ben lui il comprend pas, il dit, mais Luc, t'es un gamin. non je suis pas un gamin, j'ai un mec de 36 ans, mais j'ai envie de m'amuser. Voilà. D'accord, tout à fait. Bah écoute, on est tous un ouais, enfin t'appelles ouais. pas les bons trucs, nous on est un peu pareil aussi euh, quelque part. Écoute, moi j'ai 29 ans, on ouais. m'a dit que je suis mûr pour mon âge. Ouais. Donc euh, <rire> tu sais, ouais mais nous on a un peu le même souci dans ces médias. On, on, on, on vieillit. On passe on on vieillit, et, gamin, on vieillit on est plus cons que des, des.. Voilà. Donc euh, on n'est pas les bons exemples nous. Dis-toi que, ça, que ça, ça fait rajeunir de rester gamin. Mais c'est vrai. J'ai vu un mec dans la rue, il est venu me voir. Mec, il avait le même âge que moi, mec. Mais j'ai cru que c'était mon père. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. <rire> avec des potes ah d'enfance que tu vois, tu vois. Mais tu te dis pas. Ah, ça c'est dingue. Non mais il a raison. Il y a des mecs qui vieillissent selon les fringues, le look, le métier. Ouais. Hein. Ouais. Parce oui. que t'es comptable à Montluçon, il euh, y a un moment, tu prends pas un look de, de jeune dynamique. Hein, par, et d'un certain ils ils font plus d'efforts. T'as des mecs qui passent un certain âge en plus, ouais, ils font plus d'efforts. Mais après, moi, je vois mes potes. On a tous le même âge et on est resté. Enfin, je sais pas. Ouais, on est plutôt. on est très con en soirée. On reste très con. Si vous avez tous des mecs. Aussi. On est des vrais gamins, même avec des, avec, avec, des, avec des familles, mais tu peux rester quand même ah oui. un peu gamin. Il en... faut savoir assurer quand il faut, quoi. Ça, je sais pas faire. Mais... Ah, Pareil, il faut ah, je, je crois que cette notion d'assurer quand il faut, je crois que je ne t'ai jamais vu assurer quand non, il faut. Non, je me suis fait rappeler à l'ordre encore il n'y a pas longtemps, mais euh, justement, mais euh, voilà. Mais après, il y en a qui savent le faire. Ah non, mais moi, j'aime je, moi, je, voilà. moi, moi, bien rigoler, j'aime bien faire le con, mais je suis très. moi, je suis pas comme lui, moi. Moi, dans ma vie normale, je suis beaucoup plus sobre. T'es posé. Je suis plus posé, moi. Ah ouais, J'ai un boulot et tout, enfin, j'assume, tu vois, mais euh, j'assume, j'ai mon appartement et tout ça. Mais voilà, j'ai envie de m'amuser. Moi, je suis pas dans le truc, je vais. raison. Je vais m'installer, je vais avoir des enfants. Non, non, très peu pour moi. Moi, je veux m'amuser. Mais j'ai l'impression que les générations qui arrivent, autant ça se Avant, t'avais ta femme, ton gamin, après, ça y est, tu prenais du bide, tu mettais des costards et tu devenais vieux. Maintenant, de plus en plus, les mecs, en vieillissant, même s'ils ont une famille et tout, au bout d'un moment, tu vas jouer à FIFA avec tes potes, tu vas te faire des conneries, des machins, des enterrements de vie de garçon, Les trucs de gamin, ça se fait de plus en plus. J'ai l'impression que ça évolue un peu dans ce niveau-là. Ce qui est drôle, c'est ça que les meufs gueulent. De voir les photos des grands-parents Genre quand ils avaient 18 ans T'avais oui, l'impression oui, qu'ils avaient 40, 40 ans. Ouais. C'est ça qui est ouf C'est drôle Ouais. Et nous on a l'air de gamins encore à mais 30 regarde ans. David Guetta T'as l'impression qu'il a 23 ans le mec encore Alors qu'il en a 50 Alors en a ouais. 5, ouais. 7, Mais c'est vrai, sérieux, c'est ça quoi Donc que... euh, t'en fais pas fais ouais, Moi je m'en fais pas hein. Moi ouais. je vis bien le truc C'est juste que je suis ouais. un peu triste Parce que mes, mes proches En fait, mon entourage, Ma mère, notamment mon frère bah, Il me disent. Il... Je enfin, je peux pas trop comprendre quoi. Mais t'as des gens, ils sont vieux dans leur tête, et puis t'as des gens, surtout si tu ne te recasses pas, et que tu ne te remets pas avec une nana, avec qui tu vis, avec qui... Tu... C'est pas normal. Moi, par exemple, aujourd'hui, je commence à avoir des, des, des potes, mais il n'y a que les bons potes, qu'on se le dire, hein, qui disent disent, tu vas pas rester comme ça, parce que je suis célibataire. Il y a des mecs qui me disent, des potes à moi, ils me disent, tu vas pas rester comme ça. Bah, je fais pourquoi Bah, c'est pas normal pas normal, faut qu'il y ait une nana chez toi, faut que. Ah non Bah je fais non, non, enfin ça va, je, je suis très bien comme ça. Ouais, bah non, oui. et non et on me dit non, je, on commence à me dire c'est pas normal. Il va falloir à un moment donné, euh, que tu refasses ta vie, c'est pas normal. Cette obligation, c'est le ce schéma pas de la vie. Et c'est ce que je leur dis, je leur dis attendez, j'arrête pas de bosser. Quand je suis chez moi, je suis avec des copains, je suis avec des copains. Quand je suis chez moi, je me matin un film, je suis tranquille. Ouais. Je me couche à l'heure que je veux, je me lève à l'heure que ouais. je veux, je regarde ouais. ce que je veux euh, voilà, j'ai pas de, j'ai pas l'impression que je sois obligé. Non mais mais qu'est-ce qui est pas normal? Quoi, toi et moi, on a pu préparé sauf que moi, j'ai des cheveux. Mais ce que je veux dire et Moi, j'ai 29 ans, je suis plus jeune. Que... Non, mais je rigole. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je trouve ça totalement normal. Tu vois, je, je vis ma vie totalement bah Bien, je m'amuse. Mais après, après d'un autre côté, est-ce que, est que ça pose des problèmes à quelqu'un C'est ça qui me dérange, c'est que pendant tout je disais ça leur pose des problèmes. Mais c'est juste parce qu'ils ne comprennent et pas. parce que tu rentres que pas dans le rang et que tu n'es voilà. pas avec une Exactement. nana, et que tu n'as pas deux enfants, Exactement. et que tu n'es pas au parc avec tes oui, compagnies. Mais c'est là la différence avec toi, c'est que du coup, maintenant que tu as tes enfants <rire> que tu as fait ta live, voilà, le tu euh, fais ta life vraiment, quoi. Ah non, puis moi, je ne bon, ah ouais. <rire> supporte plus, pardon, hein, je, je, la compagnie de mes potes qui ont des enfants en bas âge. Je supporte plus. Je trouve qu'ils me cassent les couilles. Ils ont... <rire> Ils ont que des <rire> sujets de parents, d'enfants en bas âge. Et tu, réunis, ah, ouais, et tu réunis cinq parents qui ont tous des gosses de 4 ans, ils te parlent. Que du petit dernier L'autre qui a été malade Chez papy, mamie On oui, y va pour les vacances ont, Ils ont eu des enfants plus tard que toi quoi du petit Et ils ont plus rien à se dire Oui mais toi Tu as été passé par là aussi forcément Quand t'as eu ça tes me, enfants Je crois que ah C'est plus les mamans Que les papas oh là là. Ah, Les papas, une fois que les papas que tu les mets entre eux Une fois que les papas Tu les mets entre eux Ça part vite À parler bière, foot et compagnie Ah mais tu sens que ton envie C'est de se casser de pas être à table Avec les gosses qui crient Sans qu'ils ont envie de se barrer Mais ils peuvent pas Ils sont enchaînés Oui, la vous vie vous de bonheur. Ah, euh, nous, les parents, nous, les parents, on n'a pas envie de se taper un brunch avec des gamins qui courent autour de la table, ça nous saoule. Ah, ça y est, on y retourne. Ah, on a envie d'être à la cool, oui. tranquille. Il y a que vous, les mamans qui supportez qui font allez, les enfants, Bah allez, Non, jouez. je dis rien parce que je suis un peu comme toi aussi, ça commence mmh. à me saouler aussi. Ah ouais ouais. Je les envoie jouer sur l'autoroute. Le, hey, ça... hey, sans déconner, week-end dernier. Week dernier, les amis. Ah oui, j'ai vu ton snap. Dernier. Petit brunch Petit brunch <rire> sur la plage, personne. Hein. Petit brunch sur la plage au Touquet, d'un seul coup, un. 4-5 gamins, mais au pied de ma table. Hein, au pied ouais. de ma table. Les parents quatre 4 tables derrière. Ouais. Et là, ils tournaient autour de ma table, j'ai fait un snap. Hein. Et à un moment donné, la mère, elle arrive, elle fait Les enfants, s'il vous plaît, Sidonie, Jean-Benoît. Sidonis, Sidonie, Jean-Benoît, allez, vous arrêtez parce que vous allez embêter des gens. J'ai dit oui. oui. Oui, je comprends. J'ai dit, dit oui. Ils ah, m'ont oui. dit Comment ça J'ai dit oui. Franchement, oui. J'ai Votre table, elle est à 15 mètres, gardez-les. Regardez à droite, il y, y a 8 km de plage, vous les mettez là. Pourquoi oui. vous, les mettez entre, vous les mettez au pied de ma table à Moi, je n'ai rien demandé. Ah bon, vous n'aimez pas les enfants Si, mais pas là, pas à côté de moi, pas dans mon assiette. Ah, là, bas dans la, là, la plage, mettez-la à la plage. C'est pas 8... un connard quand tu dis que tu n'aimes pas les enfants. C'est pas, pas que j'aime pas les enfants, c'est qu'il y a la plage du Touquet putain le gamin, tu le fais. couler jusqu'à l'eau, il ouais. revient, il est mort, il ouais. va dormir. C'est immense, oui. Tellement il y a de quoi marcher, mais non, à ma table. Mais à toi, tu n'as pas moi. de chance aussi. Tu les attires aussi. Moi, toujours dans les transports aussi, dans le train, tu as des gamins qui gueulent, si tu commences à faire... Ça. Et là, les parents, ils disent pas les enfants Bah non, parce oui, qu'ils gueulent dans le train oui, et, et, et, Généralement, les parents, ils font la réflexion forte Ils font, allez, fais du silence, le monsieur derrière, tu le déranges ouais, bah, Oui, le allez, monsieur, tout le wagon le, aussi Tu déranges le monsieur, tu n'aimes pas les enfants Oui, mais le wagon n'aime pas votre enfant non plus <rire> je, crois que je crois que toute la SNCF déteste votre enfant <rire> Depuis <certains minutes. rire> Allez, bisous, mon Luc, je t'en A bientôt, mon pote, Gros bisous, j'espère que tout va bien Avant, je recevais des gens des SMS, des trucs très... Très premier degré sur Snap, il disait Ah ouais, t'aimes pas les enfants alors, ok d'accord Avant je disais, mais non, c'est pour ouais. déconner, je fais des blagues Maintenant je dis ouais, ouais. <rire> Plus de filtre J'espère que ça va chez vous à la maison Et que vous êtes en pleine forme Allez dans un instant, le gagnant de The Voice. Quand l'amour frappe à ta porte Tu n'as plus qu'à le laisser entrer Tu ne sais pas ce qu'il t'apporte Pourtant tu veux te laisser tenter Ça peut durer un jour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 ik je voorstellen? Wat voor een vrouw is een vrouw is zij? Wat voor een vrouw is zij? Wat voor een vrouw is zij? Wat voor een c'est is zij? Wat voor een se is zij? Wat voor een vrouw is zij? Wat voor een vrouw is zij? Wat voor een vrouw is zij? Wat voor een vrouw is zij? Wat voor een vrouw is zij? Wat voor een vrouw ik hield niet van haar. Ik jamais je ne haar. l'oublier car elle van haar. Ik hield Je me haar. si la vie avait un sens et niet van un sens à ma vie J'étais Ik hield niet van haar. Ik hield niet van haar. Ik hield niet van haar. Ik hield niet van haar. Ik hield niet van haar. Ik hield Février, parce qu'une seconde loin de ses bras, peut me faire plier. Quand nos corps se confondent sous les draps, j'aime l'entendre crier. Oh non, jamais je ne pourrais l'oublier, car elle est moi sommes liés. Ella, hélas, hélas, dit je ne sais quoi. Ah ah ah ah, hélas, hélas, que d'autres noms.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 Koï, koï, 19 Je vais vous présenter un jeune homme. Je suis très content pour lui. C'est le gagnant de The Voice de cette année. Oui. J'espère que j'ai bien le prononcé. Hein. À chaque fois, je me suis toute la semaine, j'ai écorché son nom de famille. Je l'ai Kuxi, Kuchi, Kuchi. Oh, c'est oh oh, ça. Oui. L Lisandro. Coutier Faites du bruit pour Lissandro Coutier <rire> Merci, merci bravo, bravo, bravo, bravo, je suis très content pour toi Bravo, c'est bien. bien, on va écouter ce soir Et vous allez découvrir le, le titre, le premier oui, oui. Ton premier titre à toi, <rire> c'est génial mec C'est un peu stressant parce que c'est la première fois que je viens là Et que, et que, et, et que je te regarde de, depuis si longtemps Et alors, ça fait quoi de me voir Franchement, en vrai t es, t es, tu peux Attends, fait, attends, t'es vraiment, <rire> vraiment beau gosse quoi. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais <rire> Mais c'est pas fou! C'est pas fou! Bon, ça me fait très plaisir que tu sois là. Alors, si je dis pas de bêtises, tu es d'où. moi, je... tu es portugais d'origine, capverdienne. Je suis. Exactement. Capverdien? Ou... Dans quel sens Mes ça va? Mes parents sont capverdiens et je suis né au ouais. Portugal. D'accord. Quel endroit au Portugal? À Lisbonne. Ah, à Lisbonne! C'est beau Lisbonne. Ouais. C'est une, ouais. une très jolie. Vous arrivé en France, <rire> ah. ah, oh. Lisbonne. Oh, la, la ville de M. Carrera. Voilà, c'est tout. Exactement. De Tony. Et vous êtes, êtes arrivé quand avec la famille suis, en France Je suis arrivé ici à l'âge de mes 9 ans. Et c'est vrai que tu savais pas du tout parler français Ah Non, je galérais. Et même genre. Euh, Mais t'as pas d'accent du tout. C'est faux. Ah, c'est vrai. vrai euh, maintenant, je crois 8 ans, si je compte bien, ou 7 ans que je suis là maintenant, du coup. Ouais, mais t'aurais pu avoir un petit accent, euh, un petit reste, reste ouais, d'accent portugais. Petit... Non, c'est vrai que bah, du coup, j'ai mis euh, un an et demi à bien, à bien apprendre à, à, à, ouais. à bien prendre ce truc-là. Et le portugais maintenant, et, tu euh... maîtrises ah, toujours. Putain, c'est trop dur, maintenant Ah ouais, portugais. <rire> c'est vrai, non, vrai quand même pas. Vas-y, je... le portugais. Vas-y. Olá, pessoal, me chamo C'est pas mal ouais. Alors, En même temps, je... <rire> je ne peux, peux pas te dire clair. non, on sait pas Je ne pas dire non, c'est très dur hein, le portugais quand tu ne connais pas C'est une langue avec des prononciations, c'est pas évident hein. Ouais, Je sais pas bah, Je pense que le portugais est plus dur à apprendre que l'espagnol Oui Ça a l'air plus... Ah, je sais pas. Enfin, toi qui as une femme portugaise bah, Je trouve, ouais, moi, je, je, je parle un petit peu espagnol, mais portugais je galère Ça es obligé d'apprendre, en plus ça te met des claques si oui, ouais. bon, atta... Qu'est-ce qu'on gagne quand on gagne The Voice On gagne le droit de faire un album, on gagne des sous, on gagne des trucs Qu'est-ce qu'on gagne je, je, je crois qu'on gagne des sous. Ah, ah On en parle. La manageruse, combien on gagne quand on fait quand on gagne The Voice Beaucoup de sous Une avance en fait. C'est une avance ah, sur le une risque. avance. Oui, mais c'est une avance non récupérable, je suppose. C'est une avance que si jamais ça se vend pas, il la garde quand même. Ah, c'est ça oui, oui. C'est un chèque avec un élastique. Si ouais, la TF1, il ouais, le garde ouais. quand tu le lâches, il reparle. <rire> bon, et alors il y aura la tournée The Voice les, qui va se balader un peu partout. Et les 24 et 25 juin, au Palais des Sports à Paris. Très belle oui. salle. Exactement. Moi, j'ai fait pour mon One-Man le Palais des Sports. C'est même quand tu es dedans. Et Tu regardes Alors tous les sièges vides, ah c'est ah, du monde. Hein. Et je crois que c'est plus flippant vide que plein, parce que plein d'un seul coup tu vois une grande foule, mais vide. Bah, vide tu dans... dis que ça n'a ah, pas marché euh... déjà. Non, mais... <rire> quand tu clair, fais les répètes clair. et que la salle elle, elle, elle, ah, oui. elle est vide comme ça, tu dis mais non, tu vas pas mettre du monde partout comme ça, c'est ouais. incroyable. Qui ah, ah, fait le palais des sports Y a qui ah, qui bah. va chanter avec toi Euh, comment ça bah, bah, Les 8 talents ouais, C'est qui, qui cette année euh, les 8 talents les, les 8 talents, alors il y a Chabi, il y a Mathieu, il y a Nicolas, il y a Alessandro Oui, bah oui a... <rire> Vincent Il y a Vincent Vinel Vincent c'est lequel Vincent Vinel Celui qu'on connaît. Celui qu'on connaît. oui Qui était dans l'équipe de Mika Qui était qui dans le public, oui oui. Qui était dans, ouais, dans le public de oui. temps en temps Il viendra nous voir, il viendra faire un petit bisou la <rire> semaine prochaine Lucie... Euh... Lucie c'est celle laquelle C'est la, celle qui... C'est la petite métisse Oui, euh... toute jolie Et il y avait Chevalon, elle s'appelait celle qui se faisait du vent tout le Avec temps. Et il y a aussi Audrey, exactement. Ah, ah, Audrey. Elle a une voix étonnante, ah, voilà. elle, ouais. C'est cool, j'aime bien. Elle a une voix, peut pas tout chanter, je pense. C'est très particulier, <rire> mais elle a, elle a une voix étonnante. Non, ouais, vous cool. avez... Très bon cru cette année. Dans un instant, vous allez découvrir le nouveau titien il y a Céline qui voulait faire un petit bisou. Ça va, Céline Ça va, toi, Coco Oui, je te présente Lissandro Cucci. Salut. Salut, Lissandro. Comment ça va Je vais émotions, ça va euh, Pour l'instant, j'en reviens toujours pas, mais ça va sinon. En tout cas, félicitations pour ta victoire et tout. Merci, merci beaucoup. Merci. Euh, moi, je voulais savoir, euh, du fait qu'on a vu, euh, quand même, par rapport au Prime et tout, que tu étais assez proche de Matt. Ouais. Est-ce que euh, dans l'album qui va sortir, ton album et tout, tu penses euh, faire un duo avec Matt Et tout. on, on s'en est pas encore pas parlé, mais franchement, ça, ça aurait pu être un gros kiff. Vraiment, j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Mais ça peut être possible. Voilà Pourquoi pas Tu te reprises avec M. Cora, c'est prévu ou pas J'aimerais bien ça bah, Elle aime bien les reprises, bah, M. Pocora. Ah, il, aime, il aime bien les reprises. Oh. Ah si, il aime bien ah, les attends, reprises. Oui, François, Goldman. Euh... Attends, c'est vrai, c'est bien. Ouais. Non, non, c'est possible, c'est possible. Bon, bah voilà, c'est possible. Reprise de Michel Sardou. Ok, C'est possible. Bisou. Je t'embrasse, ma belle. Merci beaucoup, Bisous. ciao. Bisous. Ciao, ciao. Pauline pour Lissandro, Bim, on enchaîne. Pauline, tu habites où Salut Coco, salut Equipe, j'habite à Paris. Eh ah, bien, c'est génial. Je te, passe, salut. je te passe Lissandro. Comment ça va Salut Lissandro, ça va et toi Super, super. Je voulais savoir euh, Que nous réserve ton premier album ah. Et euh, si les chansons sont déjà toutes écrites Alors euh, non euh, Je vais bientôt le travailler j Juste après la, la tournée En fait, je vais, euh, en fait là j'ai beaucoup de travail J'ai la tournée qui, qui arrive Et puis du coup je vais enchaîner Pour, euh, pour tout travailler et, que, et, et, et pour faire le meilleur album D'accord voilà, voilà, ma euh, Mais euh, du coup step, step by step Et puis euh, je prendrai vraiment Mon time et puis euh, On, on, on, on verra bien quoi. Voilà, je te fais un gros bisou, ma belle, je t'embrasse. Bisous. Merci. Ça, c'est la voix de ce jeune homme. Belle voix, non On le chante quand Quand est-ce qu'il le chante de nouveau, titre Juste après Mais il le chante en oui. live. Oui, Ah bon. <rire> ça. ça, ça. Oh, j'adore. Tellement possible. L amour, L amour. Au niveau école, en allé, on va chanter dans un instant Mais juste comme <coughs> c'est la période des examens Juste pour savoir, t'es allé jusqu'où Ah d'accord, ah, c'est le sujet euh, sensible, non, non. sensible Il n'y a pas, pas de révision là, ça va En fait euh... Tiens, Heureusement que t'as gagné The Voice <rire> c'était La merde la famille a dit t'as intérêt à gagner ah, The bah, Voice hein, le choix, euh, et euh, ouais, Moyen. C'est un moment qui m'a redescendu Après ma ah, victoire ouais. Et le bac C'est ça le truc. Tu l'as eu le bac ou tu vas l'avoir Ah non, non, moi je suis en première et normalement je devrais être en train de. Travailler. Bah alors Et alors Mais Tu ne passes coup, pas les épreuves du tout Je pense que je vais être au, au rattrapage et que, et que je vais me rattraper. Ouais, à... ah, au rattrapage oh, tu vas te oh, rattraper. Ouais. <rire> Reste avec nous dans un instant, on va te faire réviser deux trois trucs puisque okay, c'est la okay. période des révisions, restez là. Et juste après tout à l'heure, il y aura le titre en live. Et on y écoute le tout nouveau Calvin Calvinaris qui est sorti aujourd'hui. Mais ouais. il y a il n'arrête pas d'en faire, il en fait une partie de <rire> Harris. C'est le maître Gims de, de pas Écoutez, c'est sur Énergie.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 C'est avec Cathy Perry on, ouais. est bien, on est bien ou on... pas Il y a du bon monde On est bien Ça, ouais. va, coûter, ça va coûter cher Rien <rire> <rire> qu qu'en limousine Je te raconte pas le, le budget Reste avec nous Dans un instant Et de retour Il y aura Adam Qui veut poser une question à Alessandro On se fera le titre en live J'en ouais. avais écouté un petit bouillir, Vous l'entendrez en entier Dans un instant Allez, Adam tu bouges pas Il n'y a pas de souci. Ou Adam Adam Adam Adam Adam Adam Adam. Adam. Adam. Adam, Adam Adam Adam Comme tu veux vois <rire> Apprenez-en plus sur l'équipe Qui tous les matins Est avec vous Dans le 6-9 Sur Énergie La nuit, je coince toujours ma couette entre mes cuisses, ça me rassure. Je peux passer des heures sur YouTube à regarder des vidéos de bébés en plein fou rire. nu, c'est trop mignon J'aime bien les hommes barbus, rigolos, avec un peu de brioche. Et fidèles aussi, c'est bien fidèle. Quand je suis gênée, en fait, je ris bizarrement. Ça fait un peu ça. C'est pas très glamour, je sais.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 Et gagnez votre week-end à Barcelone. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, oh, j'ai trop bien. Énergie. <rire> It's music only. Leclerc.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 Bienvenue dans un nouveau monde. La momie. Elle était promise au trône des Mais sa soif de pouvoir l'a portée vers un projet plus sombre. Tom Cruise, la momie l'a choisie. A cause de ce que vous avez fait, cette force ancestrale s'est réveillée. La momie, avec Tom Cruise, le passé ne peut rester enterré à jamais. Actuellement au cinéma, avec énergie. L'énergie. From miles away, passive with the, oh. things the, things the things you say. I want something just like this. It's It. music only. That. script looking like it been flipped flipping that flipping that flipping that pull up in that for my god whole squad getting that getting that please say it ain't true to go and cop to hell now we can't fit that wild ones like we fresh out the cage showtime baby fresh off the stage bad little mama fresh off the page far like you love but you know that you hate it yeah hey, you know no better yeah hey, you know no better yeah hey, you know no better Ooh. yeah hey, you know no better different who you kidding yeah you know no better ooh save that talk for the ones who don't know no Whip. whipping that, whipping that, whipping that, yellow and the purple on mix, mixing that, mixing that, mixing that, caught my bitch from the tropics, you know where she sitting at, taking shots from a bottle, at the bottle, at the bottle, hell no, we ain't sipping that, wild ones, let me fresh out the cage, showtime baby, fresh off the stage, bad little mama, fresh off the page, Front like you love, but you know that you hate it, yeah, you know no better, yeah, you know no better, yeah, you know no better, ooh,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 and fly with me.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 Make me smile, make me cry Let's leave this gravity Just come and fly Sandro qui est notre invité, je l'ai dit il est où Où est-ce qu'on vous l'avez mis le nouveau titre les amis Il est là tout à l'heure je voulais jouer avec, j'ai dit où vous voulez Vous l'avez mis où L'a où Je le kiffe, Je me bien si je ne l'ai pas, je suis pas là en septembre le <rire> Vous le découvrez dans un instant en entier en live. Ouais. Le gagnant de The Voice. Dans un instant nous réviserons également, puisque tu vas peut-être aller en rattrapage du tout, on ouais. révisera les sciences dans un instant. Oui. Et tu réviseras avec nous. D'accord Vous avez regardé The Voice l'équipe Vous avez regardé oui, ou quoi Oui moi oui C'est qui ton préféré Bah c'était Lisandro oh, J'ai pas, pas arrêté de tweeter Non il Va voir mes tweets dès le, La première fois J'ai dit que c'était lui le gagnant Donc il y a un petit ah, bout du là, chèque là, Qui lui revient là, là, là, ah, là. Ouais. Non, Merci beaucoup <rire> Ah j'ai pas regardé moi D'accord Mais <rire> non J'ai pas, à pas à TV, suivi Oh là là Oh, ah, vous, vous voyez le dos, non C'est l'heure des apéros. C'est l'heure d'alcool et dangereux euh... ah, pour la santé, vous me dégoûtez. J'ai <rire> honte, honte, honte de vous. Pour la peine, révision pour tout le monde. Je vais vous balancer des instruits, écoutez-moi bien. On va faire un tour, un zapping des chansons que tu as chantées. Tu les as toutes chantées, les ouais. chansons que je vais mettre là. Okay. L'équipe va devoir à un moment donné se débrouiller. C'est-à-dire ouais. que je vais commencer par Stouff. Oh, bah, voilà. Stouff, je mets une chanson, tu chantes. On n'a pas les paroles. Hein. Si t'es en galère, il peut t'aider. Il peut t'aider, mais il peut ne pas t'aider aussi. Ok. D'accord Et dès que je passe à une autre chanson, c'est piètre. Et ensuite, c'est okay. guéguette. D'accord, okay. on enchaîne. Bon, prêt Moi, je fais, rien, je fais rien en fait. Tu fais aussi. rien, tu les laisses, mais si tu vois qu'ils sont en galère, tu voilà, de les aider. Okay. Il est possible, possible qu'ils ne reconnaissent pas voilà. les chansons. Autant te prévenir, il va falloir m'aider. T'inquiète pas, okay. je Attention, on commence par Stouf. après on tourne. Loris viens te mettre là parce que tu ne couperas pas, coupera pas ouais. si tu viens là, toi. une bonne idée. Voilà, attention, on y va. Les valeurs. Ah, je je pas. Les valeurs. Voilà. voilà. Mal, dit is pas C'est pas is Het is Dès demain, dès demain oh, la chance. Ah. <rire> de Het is pas si, dit is pas si, dit is pas C'est Het is pas si, dit is Het is Non non non non. Je veux bien ouais. te faire plaisir, mais avec toi il y a eu deux morts. <rire> hein, Attention Gégé, ton enchaîne. Ah vas-y, ce que tu ah, ouais. veux <rire> Ah bah, je, je connais pas plus guettes c'est bien Mais t'as été légèrement aidée. On continue. t'as fait auditions c'est ça Exactement Ah ouais bien sûr Ah hein. ouais Donc elle, elle a oui. bien suivi quoi Mais mais les Franchement, fans Mais Doris, oui On continue attention Tu rattrapes au hasard la chanson Si tu la reconnais Sinon Lissandre prend ta place T'as jamais entendu cette chanson Cette semaine le week coming. Ah, C'est voilà. ce que je voulais dire. C'est Loris le, le plus nul, hein! Ouais. Ah, okay. en anglais, évidemment! Allez, pour la peine, deuxième petite saison. On repart par Loris, on repart dans l'autre sens. Loris, encore toi! En français? Non. C'est quoi les gars T'écoutes l'énergie des fois ah, ah, Excusez-moi, Ouais. Euh, t'écoutes ce qu'on dit, c'est quoi Regarde, je fais faire. pas les paroles Stouff à toi ah. Et des Vas-y, un yaourt you yeah, <rire> Voilà e -oh, oh, oh, e -oh. Toujours, je la connais toujours pas celle-là. <rire> non, non, non. c'est quoi Lauris. Le chef, tu vas au coin. Hein. En français Boris. Ah ben c'est dur celle-là. Bon, celle-là est, est facile. C'est Yana. Les mecs, eh où ce dernier C'est que la petite fille elle a chanté au truc oui, mais talent. Mais elles ouais. sont dures en anglais dure, Allez durment, Lisandro va te montrer. On the brave. OK. Et même lui c'est gore. Jordan, isة, ah, ik ben in deze manier. Ik ben in deze manier. Ik ben in deze manier. Ik ben in Non, ouais, en français le... ou pas ah. Oui ah. Ah. Mais hé, hey, sans décrire Le mec, fait une, nous... le Attends, mec fait une heure Giro. qui nous demande du français On lui met du français Il va te oui. monter ah, ah oui Si vrai que de loin je lui pas J'apprends tout seul à fermer mes âmes. Aussi vrai que j'arrête pas d'y penser. Si seulement oh, je pouvais, pouvais lui manquer. Il y a moyen de chier la chanson. C'est horrible. Lisandro prêt pour chanter Ouais. Ta chanson Ok. Première, fois. <rire> hey, attendez, première, première fois. fois. Alors tu sais quoi Je tolérerai que tu fasses une soprano. Ouais. Une soprano, c'est quand on oublie la moitié de sa chanson. C'est pas grave. Lui, ça lui arrive tout le temps. Donc ouais. tu peux, euh, ça peut t'arriver aussi. C'est pas grave. On est entre nous. Ça lui arrive tellement souvent que ça porte son nom maintenant. Voilà, ouais C'est prêt Allez, okay. vas-y, mets-toi en position. Ouais, le public, hey, il va. Le avoir... public, je veux vous voir danser. Bah, <rire> il va avoir besoin de vous, il va falloir applaudir, il va falloir chanter, il va falloir crier. Le public, faites du bruit, c'est la première fois, voici non non coucher Je te connais à travers le regard de mes aînés.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 Je te promets. Que je viendrai te rencontrer. Mon île adoré. Je sais déjà. Qu'on va s'aimer. Je te ferai danser. Je te ferai danser. Je te ferai danser. La kizombala kolatera. Je t'imagine. Dans ma tête il y a des couleurs qui se dessinent Quand je pense à toi j'ai des ailes et des racines c'est clean je sais je serai bientôt là Oh ouais, je te promets que je viendrai te rencontrer Mon île adorerai je sais déjà qu'on va s'aimer Metta contre je te ferai danser eh hey, hey, eh hey. je te ferai danser la Kizomba, la cola tera ouh hey, hey, hey. bien sûr bien sûr que je devrais rentrer mais oui c'est sûr que je te quitterai mais c'est juré je t'assure que toi et moi c'est gravé Oui c'est sûr que je reviendrai See C'est bon, ça T'as fait danser Viens, viens, viens avec nous, viens avec nous, viens, viens t'installer là, C'est bon, ça. C'est bon, j'ai vu des filles du public qui dansaient, j'ai vu des mecs Il qui dansaient. Il a une dansaient. voix, ouf, oh là là. Une bonne oh là voix, là. une bonne voix. Bonne voix, une bonne énergie. Adam, t'en as pensé quoi T'as aimé ou pas Ah, moi, j'ai kiffé de ouf. Ah. Trop bien. Yeah, oui. ça, fait, ça fait plaisir, Adam Allez, vas-y, Adam Adam, ouais, Adam, ouais. Adam, Adam, Adam sinon, sinon, sinon il pète euh... un câble ah ouais, C'est Adam, sinon il vient <rire> Si on l'appelle Adam, il peut me manger quelque chose. Ah ouais, Adam. Ouais, ouais. Salut Mais Adam non, quoi, Je suis très gentil <rire> Donc, euh, Je voudrais savoir si, euh, comment t'as appris à chanter euh, Si t'as appris à chanter tout seul Ou si t'as pris des cours euh, euh, dans un conservatoire ou... Non, en fait, c'est que ma soeur chante depuis long, longtemps Et euh, du coup, euh, il y a six ans, euh, à chaque fois, j'apprenais euh, avec elle, en fait, comme elle habite pas à, à, avec moi Du coup, je, je regardais toutes ces vidéos à, à chaque fois, je voulais faire comme elle mmh, Et bien. puis euh, un jour, euh, elle, est, elle est venue en vacances euh, chez moi Et euh, on a fait une vidéo, elle a marché, genre, euh, plein de likes, nanana Et puis depuis, j'ai pris goût quoi Parce que franchement tu chantes super bien. C'est cool. Pas... cool. Merci beaucoup Monsieur à toi Adam. Adam. Ouais, Adam. Adam. Adam. Adam. <rire> Adam, je suis désolé. Ouais, Adam. Euh, vraiment, Adam, Il, il rigole et puis il ne va plus rigoler cool. du tout. Salut Adam. Merci. Merci. Merci vraiment. Salut, Allez, Adam. merci. Hein. Bisous mon poteau, merci. à bientôt, porte-toi bien. Attention, donc, est-ce que tu es bon en. Qui est bon en science dans cette équipe à moi. Oh non. non. Euh, oh. non. <rire> Lissandro, non, ouais, non. Révision. C'est lundi allons... le bac de sciences. Alors lundi ouais. c'est bac de sciences. Donc un bisou pour tous ceux qui vont passer le bac de sciences. Nous allons donc réviser les sciences. La SVT. Nous non. avons fait venir ici euh, Julie qui a mais non, mais non, Arrête. Qui va donc beaucoup mieux pour ceux qui s'inquiétaient. Donc nous avons regardé le squelette. La gastro lui... s'est bien passée. On lui a mis une perruque blonde, bon, bah, une grosse gastro quand même. Hein. <rire> le principe est simple. Nous allons réviser les os. Je vais vous donner des noms. Là, vous des noms et vous allez les coller sur le squelette. D'accord. On va commencer par ah. Lissandro. Lisandro, tu vas me coller à l'endroit oh, qu'il faut oh. sur, le, sur le corps la rotule. Vas-y. La rotule. Attends, ah, il déjà, il ah, pas non, non, on commence pas <rire> à aider là. Hein. Sache que c'était ah, le, le facile. C'était le facile. On ne fiche <rire> pas, j'ai pas aidé. Ah, la rotule, t'es Ouais, si, t'es pas mal. Tu, non, ah, non là, là, tu vas trop haut oh, là, là, là, oh, là, là. Ouais, ouais. Bingo, bien joué, c'est là la rotule. Bien joué, on y est. je rappelle que pour celui, le genou. Celui, celui qui se trompera ah. devra manger un os. Un os d'un ah, os C'est des trucs pour chiens, tu sais que tu manges des chiens. Des friandises pour chiens. Guiguette. Ouais. Tu me mets le péroné. C'est quoi oh. ces truc ah, Je confonds tout ça à ah chaque euh, fois, je confonds Tibia le... mais... Ouais c'est ce que j'allais dire. Ouais. Alors c'est celui qui est le Alors, devant ou derrière, derrière. Vas-y, mais mais mais, petit... mais mais mais mais c'est la bonne réponse, c'est l'os de derrière qui est en bas de la jambe. Yes. Pietre, ouais. tu me mets l'humérus. Allez, l'humérus. Alors, il y a humérus, hum... cubitus, mais machin. Mais où est l'humérus <rire> Ça, ça doit être pareil, c'est sur le bras. Ouais. Ça doit être là. Ah, c'est génial. Ça, c'est le radius, donc. Ah, <rire> pas... Tiens, allez, vas-y, tu me prends le nonos. Il paraît que c'est dégueu. Ça a une bonne tête, mais c'est dégueu. Et il va où, le cubitus, l'humérus, le... alors C'est quoi Vas-y, mange. Stouf. Le sacrum. Où est le sacrum Le sacrum Allez, tu non, vas me le coller. rien du tout. Tu vas me le coller. Vas-y on ne dit rien Je dis que j'achète à la machine. Non. On n'aide pas. <rire> Assieds-toi toi. Le sacrum, le sacrum. Euh, c'est pas par là. Hein Tu l'as mis là Je sais pas. Ah, Allez ah, elle elle Je sais là. plus toi. C'est où le sacrum Euh ah non, c'est pas, pas par là Mais non, mais c'est pas là, c'est pas là. C'est où C'est pas là, c'est vite, vite, vite. Non, c'est oui, par là, non Oui, c'est là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah. Attention, on continue. Lissandro, dis-moi. La clavicule. Où mets-tu la clavicule La clavicule, je vois très bien. On se le casse souvent. Ouais, si c'est là-haut, c'est là-haut, c'est là-haut. Moi, je l'aurais mis. Ah si, c'est là. C'est quoi C'est les côtes. Non, non, non, là. Il est dessus, là, là. D'ici, il est dessus. Tu ne vois pas C'est le petit os de l'épaule. C'est ça. Lisandro, bien joué. Et nous terminons par. Stouff, facile, ah l'os du tarse. Oui. Tu sais où c'est bien sûr que oui. C'est où l'os du tarse sais. Mais non, je sais pas. Ah bah alors je, je, je ah d'où tu Mais sais ce que c'est C'est la première là. fois que j'entends parler ouais, bah, de l'os du, du tarse. C'est bon, la mandibule. Allez, vas-y. Tu déjà cassé, c'est pour ça Mandibule, c'est ouais. un ah, mandibule. La mandibule. La mandibule. Bah, où tu euh, me mets mandibule Mandibule c'est pas par là C'est la bouche non c'est par là où, non Oh, tu, vas manger tu, sais quoi, tu vas manger un os quand même parce que tu me saoules. Ah, ah, oui. non, mais parce que tu, co t as t as tu, connais tout, tu connais tout le corps humain, toi bah Parce que j'ai fait des études en sport et que forcément, euh, Stats, c'est ah ouais, ouais, ah, la bah seule qui a fait des, des en études. <rire> <du rire> c'est la seule qui a fait des études dans <rire> cette équipe. Et la tarte, le truc d'avant, je savais même pas que ça oui, existait. C'est bon, allez, reste. Mange déjà quand même. Dans un instant, on reviendra parce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question sur The Voice Kids, que tu as fait aussi. Ah oui, ok, d'accord. On en parle dans un instant, c'est ça Après quoi Après Charlie Pousse. Allez, voici Charlie Pousse. Tu ne l'as pas encore rencontré Les stars que tu as rencontrées que tu as kiffées, on en parlera dans un instant. Ne bouge pas, tu es notre invité, il s'appelle Lissandro Gucci. Moi oh, je finis mon os. Oui, Bosch, t'aimes bien Je sais pas du tout. C'est réellement pour les cleps. Ouais, C'est ah. bon, bon. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that, I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around, every party in LA.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 Thinking about when you were mine Il s'appelle Lissandro Gucci, vous le verrez un petit peu partout en tournée, et notamment le 24 et 25 juin au Palais des Sports de Paris. Ah ouais, Palais des Sports ouais, yeah. A tout de suite, vous pour pas en aller de retour. Vos stars préférées, faites avec énergie. Les 30 ans du Futuroscope, le 24 juin, c'est le Energy in the Park. Energy in the Park. in the Park. Au cœur du Futuroscope à Poitiers, avec sur scène.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 J'espère que tout va bien Celui qui est là C'est notre invité Je retrouve À chaque fois je perds la chanson <rire> mais Tu sais jamais où tu l'as dansée je sais elle elle pas, que Merci, pas bougé Merci à la pas Ça reste dans la tête hein. Bah ouais C'est le principe Les sombres au goût Je te danser La qui à la tête. J'adore te ferai danser Coaché par M. Pokora Bon maintenant tu peux balancer T'es sympa ou pas <rire> bah, Tu peux y aller Il y a des caméras Ça un restaurant Contre nous M. Pokora T'es sympa ou pas Ah mais c'est un mec en or Vraiment C'est le meilleur coach Mais bon, Il a arrêté de filmer Tu peux le dire <rire> Non vraiment Il est, il, il est, il est super en fait. Ah oui il est top hein. Est un mec, Et euh, pourquoi non. tu l'avais choisi lui En fait avant de, avant de faire euh, The Voice Avant d'avoir euh, l'idée je me suis dit que si jamais je retentais, j'allais avec Mika, Mika, parce que voilà, il y avait Mika et d'autres. Ouais. Et euh, du coup, Mika, Mika. Et puis, euh, aux auditions, on m'a dit, bon, bah, en fait, il y aura Matt aussi. et Du coup, je, je, ah, je me suis dit, ah, ah, en fait, Mika, là, ça va être chaud, quoi. <rire> et, et, et qui s'était retourné Euh, bah tous. tout le monde ouais, ouais, tous. Oh tous. pardon Excusez-moi ah ouais. ah ouais. excusez Mais en, en plus je crois que Matt c'était le, le premier ou le deuxième, je me rappelle plus trop. Ah. Bon, et bon, puis, euh... et bah, en tout cas c'est fait, c'est gagné. Amélie, vas-y ma chérie, pose ta question, oui. je vous présente Lissandro. Salut Amélie Salut Koé. Salut Lissandro Salut euh, J'aurais voulu savoir, euh, du coup tu as fait The voice Kids Ouais. Et euh, pour euh, en fait comment... Euh, T'es Venu à faire The Voice et la production qui t'a rappelé, ou ah, c'est une question que euh, je voulais poser. Ça, ouais. Ouais. <rire> ben, en fait, c'est avec ma coach et manager, on, on, on s'est un peu parlé avec, avec l'équipe de, de The Voice et ils trouvaient que c'était une bonne idée. Et puis, euh, moi au départ, je voulais pas trop, puisqu'en fait, de revivre ce stress des battles, de tout ça, tout ça. Je, je, euh, je me suis dit, bon, bah encore tout, tout ce. Eh tu ouais. vois, tout Porte ce chemin Jean, le délire, si jamais ouais. ça. Ouais, et, tu retournes à zéro. Et puis, euh, et perdre une fois, deux fois, je me suis dit, <rire> oh, un <rire> vie et tout. Mais à un moment donné, je me suis dit, j'ai que 10, 10, 17 ans, et puis, bon, et puis, bah, Mais ça ans, se professionnalise de plus en plus, j'ai l'impression. On <rire> se voit, il y a plus de. il y a encore les castings où il y a des files d'attente de euh, 3000 personnes qui viennent, qui passent devant tout le monde et tout. Parce que j'ai l'impression que tout le monde est bon déjà à la base. Mais je crois qu'ils prennent déjà ils des chanteurs, ils C'est pas le. C'est pas nouvelle star. C'est ça, Mais nous, ça nous aide, la des truc, on était contents. J'ai <rire> ah, fait de la C'est eux qui faisaient des castings où il y avait toujours des gens qui chantaient mal. Oui, c'est ça, les incontournables, ou je sais pas quoi, ils les appelaient. Non, The Voice, ils sont bons. Ceux qui arrivent à chaque fois, ils sont bons. Ouais, direct, tout le monde est bon, Les moins bons à The ah, Voice, c'est ceux qui chantent un peu trop proche d'un artiste normal. Généralement, ils les aiment pas trop, ceux-là, parce que quand ça fait trop balle, tu vois, Il Ils a pas de personnalité. Ils aiment bien. C'était quoi, toi, ta chanson avec laquelle tu as été sélectionné can't stop the feeling de Justin, Justin. Timberlake. Ah, je l'ai celle-là ou pas Oui, on l'a mise tout à l'heure. On l'a mise tout on l'a mise. Est-ce qu'elle est où qu Elle est où On, on l'a mise sans les paroles mais on l'a mise. Mais on, on, l a l a mais on pas j'ai pas, pas la version globale euh, tout en entier, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Ah, je attendez, pas. Pas. On, regarde, on regarde, on regarde, on regarde. et bien on me confirme que pas du tout. Sinon le reste à chante. Vous l'avez pas Non, mais non, normalement on a lui qui la chante. Je ne l'ai pas. Tu l'as dit tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est celle-là que tu as fait pour ton audition. c'est qu'on l'a. Je vous dis que l'a pas. J'ai l'envie de Tu l'as diffusé. J'ai Cry Me a River. Non, j'ai Et il a chanté dessus Bah chante l'envie d'aimer C'est celle-là que j'ai mis Il a chanté On l'a pas diffusé Celle de l'émission ah, Exact oui. peut-être ouais. <météris> <musique> Moi je vais me retourner retourne Je te plaît vite vite You Il reste une seconde Oh I voilà, love you J'aimerais bien essayer ce buzzer Un jour ouais. bien. Bon non c'est vrai On te fait un gros bisou Amélie On t'embrasse fort bisou. Bisous Bisous Amélie merci à toi En tout cas merci. avant de se dire au revoir C'est vrai qu'il y a eu The Voice Kids Oui Il y a yes. eu The Voice hmm. euh, Moi je dis quand tu seras plus vieux, il faudra faire The Voice c'est ouais, vrai, c'est c'est c'est pour les vieux. C'est c'est pour les vieux. C'est c'est pensé Ça viendra, ça viendra t'as mais... le temps. <rire> <'as> le temps. <rire> pour la peine, avant de terminer, on a trouvé des, nous sur internet des vieux qui font des reprises de chansons. Ouais. C'est vrai, c'est pas des blagues. Non, non, pas des blagues. Reprise de Bieber. ah ouais vite le there. You are my love, you are my heart. <rire> ah. you will never ever. C'est a les dents a plus we are just playing. What do you think? Je peux just playing. What do you think? We are just playing. What do you think? plus, je just playing. What do you think? We are just playing. What do you think? We are just playing. What Ah ouais quand même, ouais. Et enfin, écoutez celui-là, je l'adore celui-là. Ça fait comme Jamain, ça fait comme Jamain de Jamain. Ça fait comme Jamain, Jamain. Ça fait comme Jamain, ça fait comme Jamain de Jamain. On casse à c'est la Gestapo Je vais retrouver Mugi Colombo. Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein le dos. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos Tu te demandes si c'est pas un complot ah, bon. ah, non, En tout ah ouais. cas, lui était notre invité J'espère que vous allez danser tout le week-end yeah. Merci, Merci à vous A bientôt mon ami Merci pour eux. Merci beaucoup Bonne chance Que tout se passe bien yes, yes. Bon palais des sports Bonne tournée Un gros merde pour la suite J'étais très content Que tu sois le premier endroit Que ce soit chez nous où Tu as chanté oui, cette exactement. chanson Ça va te porter que du bonheur Tu vas voir Merci merci Du bruit pour Lissandre Bon yes. end yes, merci. Salut à Et bah rendez-vous lundi Bon week-end les amis Et là bah c'est parti Comme tous les vendredis On démarre le hit des clubs DJ Buzz Marrer la fête du vendredi soir sur énergie News avec l'émission en référence des DJ. Le Hit Club DJ Buzz. Microphone check On bien démarrer le week-end, on y va là jusqu'à minuit. Je m'appelle Anto, Morgan Nagoya et au platine. On se fait le classement des hits les plus mixés par les DJ dans tous les clubs de France avec WNW pour attaquer. Et puis là sur énergie maintenant voici Z. Dance. Les 40 titres les plus joués en club partout en France. Le Hit Club DJ Buzz sur Énergie. The time to pass you by Hope the wind to change will change your mind I could give a thousand reasons why And I know you And you've got to Make it on your own But we don't have to grow up We can stay forever young Living on my sofa Drinking rum and cola Underneath the rising sun Take your time. The clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second. Your hands on mine. The clock is ticking, so stay. Wait. So stay, all you have to do is stay a second sur Énergie Parfait début de week-end on vient de démarrer le 8 des clubs DJ Buzz jusqu'à minuit comme tous les vendredis et juste avant que Morgan Nagoya vous joue la suite du classement voici un énorme kiff ça c'est l'un des futurs gros hits de l'été vous êtes les premiers à le découvrir maintenant voici le tout nouveau Don Diablo c'est le nouveau temps classement sur Énergie dans le 8 des clubs DJ Buzz il est juste énormissime le nouveau Don Diablo s'appelle Save a Little Love vous le découvrez maintenant Darling, I see the look in your eyes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 They told the moon and its eclipse, and Superman arose a suit before he left But I'm not the kind of person that it fits. She said, Where'd you want go? How much you want to miss? I'm not looking for somebody référence des DJ jusqu'à minuit là sur Energy le hit des clubs DJ Buzz avec pour la suite Calvin Harris. Calvin Harris vous avez été les premiers à découvrir ce matin son nouveau hit chez Manu dans le 6-9 qui est canon avec Faral et Katy Perry on va le repasser évidemment non pas longtemps Calvin Harris, bah il arrive là dans la suite du classement et puis avant ça 30ème du hit des clubs DJ Buzz voici Alok sur NRG, Alok et Bruno Martini sur le featuring en vacances avec Feder et Jason Derouleau grâce à la phrase énergie. énergie. C'est Jason Derouleau. Right. Oh, My radio, c'est Energy. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Energy ou sur energy.fr. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, Aller, on... répétez la phrase énergie. La radio pour l'été, c'est énergie. énergie. Et surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de partir voir Feder en Corse. Ou Jason Dérouleau à Marbella. Avec énergie. C'est tout nouveau, c'est à tout moment de la journée. C'est la phrase énergie. Le phénomène mondial revient. 50 nuances plus sombres. Un DVD Blu-ray. Qu'est-ce que tu veux, Anastasia Je te veux, toi.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 Chercher l'âme-sœur, faire fortune, trouver le bonheur. Un conseil Flou au 722. Ne t'inquiète plus, tout ira bien. Envoie Flou au 722. Nos experts seront là pour lever le voile sur ce qui te tracasse. Plus de poids sur le cœur, plus de peur. Flou, F-L-O-U au 722. Tu connaîtras enfin le soulagement d'avoir les réponses à tes questions. Envoie Flou au 722. Prends ton destin en main. Flou au 722. 65 centimes plus prix du SMS. Il énergie. Partez en week-end à Barcelone grâce au HitEnergie. Odyssée. Écoutez Energie tout le temps. Dès que vous entendez Odyssée, chazam le Énergie. Et gagnez votre week-end à Barcelone. Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Oh, j'ai trop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 No limit in the sky that I won't fly for you. For you. For you. For you. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. For you. Oh no, with heavy breath. The got so far. It went too fast We couldn't reach it with the uh. arm It's on the wrist link of Lincoln Charm Yeah, land was still a link of apart Like we could die all young Like we could die all blind uh. If we could see 20 in 2020 Twice we could see it till the end Output Out of spaceships, sure. your information, take vacation to Malaysia. Sure. You my baby, the papa bassy flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Yeah. Walking my matches, 20,000 paint Picasso. Hey. Bitch, it be different, Devin, with niggas like a nacho. Ooh. Took up a pen and diamond dash, a like Rick Ricardo. Hey. She having it with the color working on the bachelor. Gosh. I know you gotta pass, I gotta pass, that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. Yeah. I'm riding with no brain, bitch, I'm out Do of it. Do you bitch. slide on? all your not bitch. Like Do you try le taf les exams on se met bien à la première top du week-end jusqu'à minuit sur Energy on déroule le hit des clubs DJ Buzz avec un hit découvert dans cette émission 23 e on se fait le nouveau Cachemire 24 e celle qui a choisi Énergie pour ses concerts en France en 2018 c'est